One Qibla présente le cœur en action, Madarijus Salikin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wassalam Inna alhamdulillahi nehmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi ta'ala min shurur anfusina wa min saiyat a'amalina Min yahdihillahu fala muzill Wa min yudhlil fala haadiya lah Wa ashahadu an la ilaha illallahu wa ahdahu Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wassalam Wa abad salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala en islam. Bienvenue donc à une nouvelle séance de l'étude de Madarija Salikine, les sentiers des itinérants de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya alayhi rahmatullahi ta'ala et avec ses fameuses stations de la oboudiya, de la spiritualité, des actions du cœur. L'imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi il nous explique ici les principales stations que le croyant Euh, passe à travers dans son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala c'est des mots qui reviennent beaucoup qu'on trouve dans le livre d'Allah dans la sunna du prophète alayhi wa parfois qu'on attend aussi dans le discours de rappel ça peut être dans euh, la jumouah par exemple dans des conférences et ainsi de suite et là l'imam Ibn al-Qayyim comme l'ont fait aussi d'autres savants mais pas de cette façon tellement minutieuse, il nous explique en détail, c'est quoi ces différentes stations Qu'est-ce qu'elles veulent dire et qu'est-ce qu'elles impliquent exactement Et on commence, incha'Allah, avec la fameuse station de al C'est quoi Al-Yakada al, -Yakada? al -Yakada, on parle ici d'un éveil. On parle de l'éveil, ça veut dire ici déjà, ça sous-entend quelqu'un qui dormait et qui se réveille. Bien sûr, ce n'est pas au sens physique de la chose, ce n'est pas important pour nous de réveiller quelqu'un qui dormait ce matin. Ce qui est important ici, c'est de parler de l'éveil du cœur, ce qu'il appelle ici Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah wa ta'ala, al min Il nous dit Donc, il utilise ici en quelque sorte une métaphore. C'est difficile un peu d'expliquer ce qu'il dit dans la langue arabe, mais on va mentionner, inshallah azza wa le sens général, c'est comme lorsque la personne, elle se réveille de façon soudaine. Personne qui se réveille de façon soudaine. Imaginez quelqu'un qui dormait profondément et qui se réveille de façon soudaine. Euh, soit parce que la personne ne s'attendait pas à se réveiller à cette heure bien précise ou bien que la personne, par exemple, euh, une situation qui revient souvent, quelqu'un qui s'endort, qui devait se réveiller, qui devait aller au travail, qui avait un examen ou autre, autre chose et que la, pers la personne, elle s'endort, devait se réveiller à 7h du matin et là, elle, dors jusqu'à 10h du matin et elle se réveille. On imagine que cette personne-là va se réveiller de façon soudaine, en quelque sorte en état de choc. C'est parce qu'il y a quelque chose ici qui va, qui va quoi Qui va susciter, euh, si on peut dire ça, l'exclamation de la personne face à la situation. On parle exactement de la même chose ici, mais on parle ici du cœur qui se réveille. Le cœur qui se trouvait dans un état, un état de rafle, ça veut dire de l'insouciance, mais qui se, réveille de façon soudaine, qui se réveille de façon soudaine. Qui pourrait nous dire pourquoi est-ce que le cœur se réveillerait Qu'est-ce qui causerait l'éveil du cœur Si on parle de la personne, ce qui causerait l'éveil de la personne, soit quelqu'un qui te réveille ou bien ça va être mettant l'alarme. Ça se pourrait que la personne se réveille très très tard sous les, sous les rayons, sous l'effet des rayons du soleil par exemple. Mais pour ce qui est du cœur, qu'est-ce qui va causer que le cœur se réveille Qu'est-ce qui va causer cet éveil du cœur Selon vous Oui. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal, très bien, donc oui... Euh, Après et avant toute chose, c'est la miséricorde d'Allah Azza wa Très très bonne réponse, excellente réponse. Et si on parle ici d'un événement précis, oui. Très bien, donc ici, euh, le frère nous dit on peut lire par exemple un texte des paroles d'un savant. Ça peut être un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça peut être une de du Qur'an. « Fadakir bil Qur'an imayya khafu wa'id » Et si ça peut être que la personne, elle a déjà lu le Coran avant cela, elle a déjà entendu le Coran cela, mais encore une fois, comme la sœur le dit, par la miséricorde d'Allah Azza c'est un instant d'éveil à un temps précis de sa vie. La personne, elle entend un verset du Coran et c'est comme si elle n'avait jamais entendu le Coran avant cela. C'est la seule et la première fois que ça a un impact sur le cœur de la personne. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir aussi excellent, donc la mort d'un proche donc ici on parle d'un événement précis donc vraiment un événement dans la vie de la personne soit la personne elle-même ou bien dans son entourage et l'un de ces événements qui cause le plus souvent ou bien très très, très souvent, très fréquemment l'éveil du cœur d'une personne et eh bien c'est la mort, la maut. c'est pour ça comme ils disent les ulama la mort est il n'y a pas un rappel plus fort et plus dur et plus direct que la mort. Pour, pourquoi C'est parce que la mort, c'est une vérité et c'est une vérité qui est, qui est crue. Il n'y a pas de décor dans la mort. C'est la vérité qui est crue. Comme vous le savez, c'est une vérité. Il n'y a personne qui peut se mentir et dire qu'on va échapper à la mort et qu'on ne va jamais mourir. Comme dans un hadith du prophète, le hadith, il est non, mais que On, on va échapper à la mort une fois, deux fois, trois fois, dix fois, quinze fois si la personne, elle travaille elle traverse plusieurs situations euh, par exemple désastreuses ou dangereuses ou autre chose mais tout ça, c'est parce que c'est pas écrit dans le qaddaf c'est pas le adjel de la personne mais le jour où ça va être le terme de la personne le délai qui lui a été accordé par Allah Azza wa et bien personne qui va échapper à la mort et lorsqu'il y a la mort qui arrive proche de nous, pas à nous On est encore en vie, mais que la mort, elle arrive proche de nous. Soit que c'est la mort d'un proche, peut-être c'est ce n'est pas un proche, mais c'est un ami de la personne, peut-être c'est la personne qui a vu un accident devant elle et ça lui a donné quoi ça l'a marqué. Euh, peut-être que la personne elle-même, elle a échappé à la mort. Donc, elle est à passé à deux doigts de la mort, comme on le dit. Donc, tout ça, c'est des événements qui pourraient causer l'éveil du cœur de la personne, qui pourraient causer... L'éveil du cœur de la personne. Et parfois, c'est une simple réflexion. Parfois, c'est une simple réflexion. C'est une personne qui va faire son propre constat. Il n'y a pas nécessairement un événement ou autre chose. Mais encore une fois, par la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire en sorte que cette personne-là va avoir une certaine réflexion qui va lui euh, montrer à quel point elle est ou bien c'est quoi le problème dans sa vie ou autre chose. Et que ça, ça va l'éveil du cœur. Alors il nous dit ici: wa illa fa huwa fi sakarat al ghaflah." Alors la personne qui ressent, la personne qui ressent ce cet éveil du cœur, alhamdoulillah déjà ça c'est une grande étape, c'est une grande miséricorde d'Allah c'est parce que la personne elle vient de se mettre sur La bonne direction, ça, elle vient d'ouvrir une porte vers Al-Falah, vers le succès, car si ce n'est pas le cas, la personne, elle, vit dans l'agonie, dans la sakra de Al-Rafla, de l'insouciance. L'agonie de l'insouciance. Imaginez quelqu'un qui est endetté, une personne qui est lourdement endettée. De façon successive, la personne, elle, cause des dettes, elle emprunte beaucoup d'argent. Comme de nos jours, les gens utilisent des cartes crédit et autre chose, ce n'est pas comme dans le temps. Dans le temps, les gens utilisaient l'argent, la, la monnaie, le cash. Donc là, c'est lourd. Dans les poches, on doit transporter cela et ainsi de suite. La personne, elle ressent plus ses dépenses, qu'elle est en train de dépenser de l'argent. Mais de, de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui n'utilisent pas l'argent comme ça, ils n'utilisent même pas leur carte bancaire, ils utilisent des cartes de crédit. Donc imagine une personne qui s'endette comme ça, qui s'endette, elle paye à droite et à gauche, à droite et à gauche, de façon rapide et successive, parce qu'elle n'a pas, encore une fois, elle n'a pas, euh, pas la sagesse, pas d'expérience antérieure ou autre chose, elle ne voit pas la portée de la chose. La, la personne, elle vit dans quoi Elle vit dans, dans l'insouciance, dans la rafla. La personne, elle passe ici par une étape d'illusion dans laquelle elle pense qu'elle est tellement riche et que la vie est tellement à sa portée et que tout est gratuit dans cette vie autre chose, jusqu'au jour où la personne elle va être, quoi, elle va recevoir un, un choc et là les problèmes vont s'accumuler de façon rapide, là la personne elle va voir la réalité en face donc avant que la personne ne voit la réalité en face la personne elle vit dans l'agonie dans une illusion de Elle raffole de l'insouciance. Elle ne sait pas exactement dans quoi elle se trouve et dans quelle situation entre en elle se trouve. Donc il nous dit ici, ça c'est comme une personne, la personne qui vit dans l'insouciance, c'est comme quelqu'un qui a les yeux ouverts, mais le cœur quoi endormi. Personne qui vit dans l'insouciance, c'est comme quelqu'un qui a les yeux ouverts, mais le cœur qui est endormi. Donc c'est une forme de sommeil. Comprenez, quand on parle ici de l'éveil du cœur, oui, c'est une forme de sommeil qui était antérieur, qui venait juste avant. Par contre, c'était le sommeil du cœur. Donc les yeux sont ouverts, la personne, elle voit ce qui est aux alentours et ainsi de suite. Mais il y a une grande différence ici entre voir et entre Percevoir et comprendre, voir les choses avec leur profondeur. Première étape ici. C'est quoi C'est lorsque le cœur, il commence à remarquer la ni'ma, les bienfaits d'Allah, les bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Remarquez et constatez qu'on vit dans les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. De un, qu'on est incapable de compter les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. Wa inta'udu n'amaat Allahilla On est incapable de compter les bienfaits d'Allah Azza wa Et l'autre chose, c'est que on est incapable de remercier Allah Azza wa assez pour ses bienfaits. Vous comprenez. Donc là déjà, il y a trois choses. Il y a des personnes qui ne, perço qui ne perçoivent pas les bienfaits d'Allah, qui ne voient pas la ni'ma d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, ces personnes-là pensent soit que tout ce qu'ils ont comme bien, c'est à cause de leur propre travail, c'est leur effort personnel. Il Ce a pas comme dans le Coran, Allah, il nous cite une personne comme ça. Quelqu'un qui dit, moi j'ai une très bonne vie, j'ai le succès, je suis une bonne personne, je suis un exemple pour les autres, c'est parce que j'ai travaillé dur. C'est parce que j'ai travaillé dur. J'ai fait beaucoup de sacrifices. C'est avec mon propre travail. « Je suis quelqu'un de très intelligent, de très, quoi Assidu, de très discipliné. Mais il ne voit pas la ni'ma d'Allah, le bienfait d'Allah. Il ne dit pas, c'est avant tout par le bienfait d'Allah. » wa Donc ça c'est un. Ou que la personne... Elle aperçoit les ni'am d'Allah Azzawajal, les bienfaits d'Allah Azzawajal, mais elle les aperçoit de façon très limitée. Elle ne perçoit pas toutes les ni'am d'Allah Azzawajal. Il dit oui, Allah Azzawajal, moi il m'a donné du bien. Qu'est-ce qu'il m'a donné Allah Allah il m'a donné de l'argent, c'est pour cela que moi j'aide les pauvres. Fini l'histoire, elle, elle, se, elle se termine là. Vous comprenez La personne, elle pense qu'il y a certains bienfaits d'Allah Azzawajal et que de ce fait, moi je dois le remercier pour... Pour ces bienfaits-là, c'est comme si c'est la relation entre lui et entre Allah Azawajal, c'est comme si ce qu'on ce qu'on appelle de nos jours une relation transactionnelle. Allah m'a donné quelques bienfaits, je vais lui donner quelque chose en retour, je vais faire un peu de salat, parfois comme ça, un peu de umra, et on a fait le on a fait le travail. Ou bien que la personne, elle réalise qu'il y a beaucoup de bienfaits d'Allah Azawajal sur elle, mais qu'elle pense être capable de remercier Allah Azawajal assez. Ou bien qu'elle a remercié Allah subhanahu wa taala assez. Donc là il y a trois choses reconnaître les bienfaits d'Allah azawajal, reconnaître que les bienfaits d'Allah azawajal, on ne peut pas les remercier assez, et plus que cela, on ne peut même pas les les compter. Wa inta udooni amata allah ilah Que si on passait le restant de notre vie, le restant de notre vie avec un crayon et une feuille à écrire les bienfaits d'Allah azawajal, on ne va pas finir. Comprenez Donc ça, c'est le début de, cette, de cet éveil. Donne un exemple. Les fameux... Vous avez probablement vu cette image quelque part sur Internet, mais il y avait une image intéressante. Les fameux écouteurs qu'on utilise à chaque jour pour notre téléphone ou pour autre chose. Ces écouteurs-là, tout le monde a un problème avec le fait qu'ils se mêlent en permanence. Donc on est toujours en train de démêler les écouteurs. Ça c'est, pourquoi Parce que en quelque sorte, entre parenthèses, Allah Azza wa Jal nous, nous a laissé à nous le soin de prendre soin de nos, de nos écouteurs, n'est-ce pas Alors comme, comme j'ai mentionné, il y, a une, il y a une image qui circulait sur internet un certain temps, une belle image comme ça, comparative, sur toutes les veines qui sont à l'intérieur de notre corps, mais qui ne se démêlent jamais, qui sont bien plus longues et plus minces que Que ces écouteurs. Imaginez si Allah azawajal il nous donnait la responsabilité de, de quoi De démêler à chaque jour et d'organiser nos, nos veines et notre réseau sanguin à l'intérieur de notre corps. Combien est-ce qu'on serait incapable de le faire Quelqu'un qui veut débattre, il y a ah, de nos jours, mais ok, ça c'est les écouteurs, c'est un peu ancien. On a le Bluetooth et ainsi de suite. On n'utilise pas des des écouteurs comme ça j'ai le sans fil le bluetooth combien ça arrive à celui qui utilise le bluetooth et les écouteurs sans fil et ainsi de suite combien ça arrive à la personne d'oublier de de charger ses écouteurs on doit les on doit les charger imaginez si Allah Azza wa nous avait donné la responsabilité à chaque matin de charger notre cœur pour avoir de l'énergie à l'intérieur on doit enlever le cœur et et le charger et qu'on va oublier parfois de charger notre propre propre cœur alors tout ça ça c'est un très très petit exemple parce que Allah Azza wa il prend soin pour nous qu'on n'a même pas à porter ce, ce souci on n'a même pas à, on a même pas à, à réfléchir alors, comment est-ce que je vais respirer aujourd'hui, aujourd'hui je vais sortir j'ai une longue journée, combien est-ce que je vais je dois organiser ma respiration comprenez tout ça c'est une na'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala autre chose إلديس الباطنه والظاهره وفرغ قلبه لمشاهده من منة الله عليه بها من غير استحقاق attention ici aussi quand on parle des bienfaits d'Allah azza wa c'est de reconnaître qu'on ne mérite pas ces bienfaits d'Allah De Les bienfaits d'Allah taala, c'est un don d'Allah Azzawajal. Encore une fois, ce n'est pas un droit que nous avons à recevoir ces bienfaits. C'est un don, un bienfait d'Allah Azzawajal qui vient de lui, une faveur d'Allah wa izra'ahu alors là, c'est qu -ce, quoi l'impact de cela, le fait de réaliser tous les bienfaits d'Allah Azza wa qu'on est incapable de le remercier subhanahu wa ta'ala et même de compter ses bienfaits, c'est quoi l'impact il nous dit, deux impacts premier impact, c'est d'aimer Allah Azza et de toujours parler du, du bien de lui, parce que l'être humain c'est juste, c'est tout à fait juste et justifié, c'est le concept même de justice il a dans sa nature cette réaction là, cette attitude à aimer celui qui lui fait du bien toute personne parfois, c'est pour ça qu'ils disent les ulamas non ulamas en islam mais ça c'est un peu de la psychologie humaine ils disent tout celui qui te fait un bien même parfois un moindre bien il va avoir une place dans, dans ton cœur n'est-ce pas parfois une personne que tu ne connais pas à l'extérieur, dans la rue Tu ne connais pas cette personne. Tu n'as pas fait un grand bien. Quelque chose tombe de ta poche. Et la personne te dit, tu viens de faire tomber quelque chose. Elle t'aide à porter un sac, un très petit geste. Tout de suite, tu vas te sentir sur place que cette personne-là, elle a un droit moral sur toi. Vous comprenez Alors, l'être humain, comme on a mentionné, il a cette attitude-là à aimer celui qui lui fait du bien. Alors si on parle d'Allah Azodel qui nous fait du bien, c'est ni'am nuit et jour, la logique implique ici l'obligation de remercier Allah Azodel, de l'aimer et de toujours parler du bien de lui. Vous comprenez le croyant pas comme certaines personnes elles font, ça c'est une crise grave dans le imam, dans la hachida de la personne, certains musulmans se plaignent d'Allah Azodel. Allah subhanahu wa taala pourquoi il m'a fait ça à moi pourquoi ça n'arrive qu'à moi pourquoi parfois il veut cacher il veut pas il veut pas dire c'est Allah il dit c'est la vie qui me fait ça pourquoi est-ce que la vie elle me fait ça vous comprenez dans le hadith du prophète صلى الله عليه ad-dahr peut pas peut pas insulter le temps peut pas insulter la vie pourquoi parce que ça vient d'Allah quand on insulte la vie on est en train d'insulter le qadar d'Allah subhanahu wa taala c'est clair La deuxième chose ici, « izra'ahu alam nafsihi », c'est de se blâmer soi-même, de se blâmer soi-même et encore une fois de reconnaître ici notre faiblesse, nos failles en tant qu'êtres humains, que nous sommes des serviteurs d'Allah Azzawajal. Ça c'est les bases, ça c'est le ABC de l'Islam, mais malheureusement encore une fois dans le comportement de plusieurs musulmans de nos jours, suite à, ou bien c'est à cause de plusieurs choses, entre autres à, à cause de la culture dans laquelle on vit de nos jours, le monde vit en général mais pour plusieurs musulmans ils ont tendance à oublier ce fait là que que le seigneur et eh bien c'est le seigneur il y a un seul seigneur, il sera toujours le seigneur sur Allah Azza wa et que le abd, le serviteur, il va toujours être un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala vous comprenez ce, ce fameux ce fameux euh, culte de l'ego que nous avons de nos jours, « Tarzimun nafs » l'ego, « pamper l'ego », que ça, ça va à l'encontre même de l'idée de l'islam, qui est quoi Qui est la « oboudia » Allah Azza la servitude pour Allah Subhanahu wa Ta'ala, que l'être humain, il reconnaît à l'avance que, indépendamment de sa richesse, de son degré d'intelligence, de sa noblesse, de sa force physique, de n'importe quelle autre chose que tu as, comme élément de puissance, que tout ça c'est des ni'am d'Allah Azza wa Jal, c'est des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas ton propre travail, c'est un bien d'Allah Azza wa Jal, une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux en profiter sans oublier, de un, de remercier Allah Azza wa Jal, et de deux, sans oublier le fait que toi, tu vas toujours être un faible serviteur d'Allah Azza wa Jal. Tu dépasses pas cette limite, tu es un abd d'Allah subhanahu wa ta'ala. comprenez C'est clair taille Wa ali mahina idin anna Allah law adhaba ahl as-samawatihi wa ahl ardihi la adhabahum wa huwa ghayr zalim lahum. Ça c'est une règle énoncée par les savants, règle très logique encore une fois. Écoutez bien ce principe, il est très important. Je sais, il peut porter, il peut sembler très bizarre pour plusieurs personnes de nos jours. Vous comprenez, mais ça c'est encore une fois, ça c'est les bases, les fondements du tawhid, de la connaissance d'Allah et c'est pas parce que vit dans un monde qui voit la religion, le concept de Dieu très négativement, qu'on doit oublier les formes de notre aqida. Alors ce que les savants, mentionnent ici, c'est de connaître que si Allah Azza wa si Allah subhanahu wa ta'ala, il devait punir ses créatures, les créatures des cieux et de la terre. Si Allah Azza wa il voulait punir les créatures des cieux et de, la, et de la terre, toutes les créatures sans exception, il le ferait sans être injuste envers eux. Vous comprenez ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من اعمالهم سي devait et voulait être miséricordieux envers toutes ses créatures les créatures des cieux et de la terre et bien sa miséricorde envers eux elle est meilleure pour eux que leurs propres œuvres que leurs propres actions. Simple, un simple principe de base ici de la connaissance dans l'azawd et de sa grandeur et de son droit sur ses serviteurs celui qui comprend cela eh bien il ne va jamais se plaindre dans l'azawd il va comprendre qu'en l'azawd c'est arabe s'il voulait nous punir tous pour rien du tout eh bien ça serait pas injuste parce que c'est notre créateur subhanahu wa taala en lui appartient à lui mais de ça bénédiction et de ça Miséricorde qu'Établa à la Nefsihi al-Rahma, il a écrit sur soi-même là la miséricorde envers ses serviteurs subhanahu wa ta'ala et il a écrit sur soi-même comme dans le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم que sa miséricorde elle vient avant ça, avant sa colère et avant ça sa punissant comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la même chose, la deuxième partie que nous, ve nous venons de mentionner ici, que le croyant, il garde toujours en tête que ce, ce qui est meilleur pour nous que nos actions, c'est quoi? C'est la miséricorde d'Allah azzawajal. C'est meilleur pour nous que nos actions, que nos meilleures actions. La miséricorde d'Allah azawajel, c'est mieux pour nous que notre hadj, et que notre umrah et que notre salat et que de construire un masjid et que tout cela. Et que toutes ces actions, on les fait seulement pourquoi Pour se rapprocher d'Allah azawajel, pour avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa taala. C'est pas encore une fois une relation transactionnelle. Pour entrer au Jannah, le paradis, le paradis, c'est pas avec le logiquement comme ça, de façon rationnelle, question justice. Okay? Le paradis, ce n'est pas avec la salade, et avec le saoum mais avec. Parce que la salade, elle, un petit sacrifice de dix minutes, ce n'est pas ça ce qui mène vers une vie qui est éternelle dans l'au-delà. Vous comprenez C'est pour ça le prophète Sarsimil dit il n'y a personne qui va entrer au paradis par, par ses œuvres. On ne lui a dit même pas toi, il a dit même pas moi. Le prophète Sarsimil dit que sauf par la miséricorde et la bonté d'Allah wa. Que le croyant, écoutez bien cela, le serviteur d'Allah Azza wa Jal, écoutez très bien cela, il avance vers Allah, son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, il est toujours pris entre deux lignes parallèles, deux lignes parallèles, toujours, ça c'est toujours, ça on doit le connaître par cœur et faire de notre mieux pour l'établir dans notre vie à chaque instant, à chaque jour. C'est quoi ces deux lignes parallèles Mushahadatul minna, c'est de remarquer les bienfaits d'Allah Azza wa toujours les avoir à l'œil. Donc ça c'est une ligne. Et l'autre ligne, c'est quoi Mushahadatut <at> taqsir, reconnaître notre quoi Notre manquement à être une un bon serviteur d'Allah Azza. Un serviteur qui adore Allah Azza wa comme il mérite d'être adoré. Si tu es pris entre ces deux lignes, tu es sur le bon chemin de la servitude. Si tu sors de l'une de ces lignes directrices, tu dépasses l'une, ça veut dire que tu, tu ne vois pas les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla, tu ne vois rien de spécial que Allah Azza wa il te donne, tu ne vois pas l'excellent le, le, traitement que Allah Azza wa il te donne, Et de l'autre côté, ou bien, tu vois que tu fais beaucoup de ibadat, beaucoup de biens. Moi, je fais beaucoup de bien, moi, j'ai beaucoup de hasanat. hassanat. Alors là, tu viens de sortir du, du cadre de la vraie aboudia, la vraie servitude, ibadat d'Allah subhanahu wa ta'ala fayanduru ila ma sala minhu min isaa wa annahu mushrikun ala al halaak bi mu'akhadhat sahib al haqq alors là il va remarquer donc encore une fois on revient à la al yaqadha l'éveil du cœur à cet instant de l'éveil du cœur lorsque le cœur se, se réveille de l'insouciance dans laquelle il se trouvait avant cela la personne elle va comprendre qu'elle était sur le bout de du trouble, en quelque sorte. Le bout de la destruction. Si celui qui détient le droit venait pour réclamer son droit avant cet instant d'éveil. Encore une fois, pour donner un exemple pratique, al al rappelez-vous, tout à l'heure, on a parlé de l'exemple de, de la dette. Encore une fois, quelqu'un qui... C'est sa première expérience, un jeune, comme ça on lui dit tu as 18 ans, maintenant tu as le droit d'avoir une carte de crédit. Donc il va et l'applique pour une carte de crédit, on lui donne cette carte de crédit et il se sent pour une fois qu'il est complètement indépendant financièrement. Et il pense que tout est gratuit dans la vie, comprenez Comprends pas, c'est quoi le, le système qui est derrière Et la personne commence à acheter à droite et à gauche, à droite et à gauche, c'est facile ça, surtout de, de nos jours, juste avec le avec le scan, comme ça la personne elle met, elle met, elle met la carte. Donc à cet instant-là, c'est comme si la personne elle est dans l'insouciance, dans la rafle. Mais un jour, la personne, elle va réaliser quelqu'un va lui faire comprendre ou bien elle va comprendre par elle-même qu'elle est sur le bout du du trouble. Celui qui <y a> détient les droits, ça veut dire celui qui t'a emprunté l'argent. Ça fait longtemps que tu n'as pas remboursé, tu n'as rien payé et bientôt les appels vont commencer à... à sonner. Bientôt les lettres de menaces vont commencer à arriver. Et ainsi de suite. Il va y avoir tout un processus après ça. « Walillahi ta'ala al-mathalul a'ala ». Donc là, qu'est-ce qu'on veut dire par cela, lorsqu'on donne cet exemple Quelqu'un qui était dans l'insouciance et qu'il y a un événement qui lui a causé l'éveil, là la personne, elle réalise que déjà c'est un grand bienfait d'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ne l'a pas puni avant cela qu'Allah Azza wa lui a accordé un délai et lui a accordé la chance d'avoir ce moment-là d'éveil et qu'elle doit tout de suite se rattraper et revenir vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala il dit ici Allah Azza wa Jalla dans certains versets du Coran il nous parle du mal de celui qui a oublié ce que ses mains ont fait Qu'est-ce qu'on veut dire ici par ce que ses mains ont fait? Marcat d'amat qu'est-ce qu'on veut dire par, par cela? Les péchés. les péchés, le mal que la personne elle a, elle a causé. Comme il dit subhanahu wa ta'ala, waman ad la mumim mandu ki rabi ayat irobi arabana siya markad demet Yadah, celui qui lui fait les rappels, les versets, des signes d'Allah, et qui se détourne et qui oublie ce que ses mains ont fait. Ça veut dire que la personne, elle oublie tout le mal qu'elle avait avant cela et elle oublie qu'Allah, il se rappelle de tout et qu'Allah, il a tout écrit, subhanahu wa ta'ala. Alors là, la personne, elle se précipite. Comment se précipiter maintenant Qui pourrait nous dire c'est quoi la première réaction Quelqu'un qui, qui vivait dans l'insouciance et que soudain... La personne, elle reçoit son moment d'éveil à un moment T de sa vie. T. Quelle doit être la réaction C'est quoi maintenant le plan d'action de la personne Qu'est-ce qu'il faut faire Repentir. Repentir très bien. Dans, dans un sens plus général Bien sûr, l'une des stations, la plus grande station dans ce livre Medel Selikin, c'est sur le repentir, mais si on voit ça de façon plus générale. Devenir une meilleure personne, excellent. Donc, se rattraper, une thèse, se rattraper, ici on parle du fait de se rattraper. Dans la langue arabe, ça veut dire, ce que j'ai perdu avant cela, je dois me rattraper. Mais comment on se rattrape Quelles sont les choses à faire Nadam, le regret, très bien. Le regret, donc, il est sur ce qui est passé. Mais là, ce qui est pour l'avenir. Ibadat, excellent, les bonnes œuvres. L'adoration d'Allah Azza Par contre, remarquez ici, Imam Ibn Al Qayyim, il est très précis. Nous mentionnons deux choses. L'amal, les œuvres, les bonnes actions, qui, en général, la première réaction des gens. Okay? Donc, moi, j'étais dans l'insouciance. Je dois me rattraper. Comment je me rattrape? Je dois commencer à faire la salette, et je dois faire ça, et je, vais, je, vais, je dois donner ma zakat et je dois cesser de faire telle chose, et je, dois, et je dois, et je dois, et je dois, et je dois faire. Par contre, il y a une autre composante extrêmement importante, aussi importante que la première, qui est l'ilm, la connaissance, la science. Okay? Donc, la science, toujours en islam, elle vient en paire avec l'action. Il n'y a pas d'action qui est bénéfique avec la science. Le iman, la foi, C'est toujours une formule qui est faite par ces deux composantes-là, qui sont l'action, mais aussi la science. Okay? Donc, beaucoup d'action avec peu de science ne donne pas le plus haut niveau de email les deux fois. Et l'inverse est aussi vrai. Donc, beaucoup de science avec peu d'action ne donne pas un haut niveau de deux fois. Ce qui est requis, c'est le plus de science que possible et le plus de bonnes œuvres que, que possible. Il vient toujours ensemble dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ça va être mentionné plus tard dans le livre. Shaitan, Iblis, il ne, gêne, il ne laisse jamais la personne tranquille. Même celui qui veut... Se rattraper, revenir vers Allah Azza wa après ce moment-là d'éveil. Même cette personne-là qui veut commencer à faire les bonnes œuvres et ainsi de suite, Shaitan ne va pas la laisser tranquille. Donc là, il pourrait la pousser vers d'autres alternatives. Vu que la première option, elle a échoué, Shaitan, il misait sur une option pendant 30 ans de la vie de cette personne. Maintenant, cette option-là, elle a été découverte en quelque sorte par cette personne-là à son moment d'éveil. veut se repentir, revenir vers Allah Azza wa Shaitan pourrait pousser la personne vers... L'innovation, par exemple, par la bid'a, qui est l'innovation en général, elle est basée, elle est fondée sur l'élément de l'ignorance, sur le jahil. Bonne foi, bonne intention, mais ignorance, il n'y a, a pas assez de science. Donc, Shaitan va pousser la personne vers l'innovation dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ecoutez bien cela ici la purification qui, qui pourrait nous dire selon vous après ce moment T, ça va prendre combien de, combien de temps pour que la personne elle, se rattrape Donc, on parle ici du fait de se rattraper, avec la science et avec les actions. Ça va prendre combien de temps pour que la personne se rattrape? Ça dépend. Une idée. Pour avoir une idée générale, une idée approximative. À quoi s'attendre? Pour se rattraper. Gardons ça simple. Juste une idée comme ça. Roughly, comme on dit. Un an. Oui. Au moment même, Ibn al-Qayyim, dans Le Repentir, il parle de ça. Dans le livre. Ibn al-Qayyim, dans Le Repentir, il Que les, bonnes offres seront changées, les mauvaises œuvres seront changées en bonnes œuvres, Mais ça, ça vient avec des conditions. C'est pas aussi simple que jusqu'à al Il dit « Astaghfirullah, atoubou fini. Les conditions de la tauba bien, point très très important ici. Ça peut durer des, des années, voire même des, des décennies. C'est un lifetime, ok Dépendamment encore une fois de l'état de la personne. C'est pour cela, comme on a mentionné, tout ça, ça s'adresse à chacun parmi nous. Il n'y a pas ce concept, le fameux concept qui est très commun de nos jours, auquel plusieurs personnes adhèrent, du moins dans leur vocabulaire, dans leur langage, musulmans pratiquants, musulmans pas, pas, pas pratiquants, ça n'existe pas, ok, ça n'existe pas. Il y a musulmans qui adhèrent à l'islam et il y a musulmans de, de culture, c'est pas musulmans de islam, ok. Donc tout musulman est censé être pratiquant parce que l'islam c'est c'est la pratique, c'est ça. L'islam c'est la connaissance, la science ainsi que ainsi que ainsi que l'amal. Par contre, ces musulmans là Minhum zalim li nafsihi minhum muqtasid minhum sabiq bil khayrat kama subhanahu wa ta'ala kum allahu ceux qui sont injustes envers leur même qui font beaucoup de mal ceux qui sont muqtasid font le euh, comment on peut dire ça euh, l'expression connue Les partisans du, du moindre effort, okay, mais ça c'est de bonnes personnes dans le sens de l'islam, ça veut dire les gens qui ne font pas le haram, qui font les obligations et c'est tout. Ils, font, ils essaient pas de faire de faire plus. Ils se contentent de, de ce qui est obligatoire et de, de s'éloigner du haram. « وَمِنْهُمْ سَابِقُنْ بِالْخَيْرَةِ » personnes qui font la course vers les bonnes œuvres, qui font de leur mieux, pour ne pas rater une opportunité de se rapprocher vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça dépend de la personne. Par contre, en général... Comme on a mentionné ici, l'insouciance, surtout si c'était une insouciance de plusieurs années, eh bien, au moment de l'éveil de la personne, c'est pour ça que je viens de reprendre le fil. J'avais oublié où est-ce que je m'étais arrêté exactement. Lorsqu'on parlait de cette question-là de musulmans pratiquants et pas pratiquants, eh bien, c'était à cause de cela. C'est parce que, de nos jours, on a tendance à penser que pour passer de l'insouciance à l'éveil, eh bien, c'est... Le fait de devenir musulman pratiquant. J'ai fait, fait mon travail, je suis comme, comme tous les autres maintenant. Je suis de l'autre côté de... Je suis de l'autre camp. Je suis avec les musulmans pratiquants. Ça veut dire que je fais la salat et je m'y connais un peu dans la religion, à droite et à gauche. Si, si, si c'est un frère, j'ai une barbe ou je ne sais pas quoi. Ou Pour une femme, ça va être je porte hijab. Et le travail, il est fait. C'est loin d'être fait. Vous comprenez C'est loin d'être fait. Ce n'est pas un travail. Ce n'est pas une question ici de un mois, une semaine. Une année, finie, j'ai fait mon travail. Maintenant, je suis, de, je suis parmi le, le, le, les plus avancés dans la religion, d'Allah la Non, ça peut prendre des 10 ans, vingt ans. Certains des salafs, des pieux ancêtres, ils disent, j'ai souffert avec qiyam allayli, la prière de la nuit pendant 20 ans. 20 ans à s'essayer, à s'essayer, à trouver ça difficile pendant 20 ans. Après cela, j'en je, ai profité pendant 20 ans. Vous comprenez Ça lui a pris 20 ans sur ce point bien précis de terminer sa phase d'éveil et de finalement se nettoyer complètement et être en euh, quelque sorte fait pour apprécier que y'a moulé la prière de la nuit, qui est bien sûr parmi les, les meilleures œuvres auprès d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam a dit à l'un de ses compagnons, qu'est-ce qu'il lui a dit Jahiliyyah, vous connaissez l'histoire Tu es un homme dans lequel il y a des restes de Jahiliyyah. C'était quoi l'histoire derrière Donc, Donc, ça c'est un compagnon qui a dit à son frère le fils de la femme noire, ça veut dire tu es noir de peau, vous comprenez Il lui a fait un commentaire raciste, comme on dit de nos jours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tu es un homme dans lequel il y a des restes de jahiliya. Ça c'est un sahabi, un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas n'importe qui il apprend sa religion avec le prophète il a fait tellement de ibad avec le prophète et ainsi de suite et malgré cela après des années il a encore des restes de de jahiliya donc comme il nous mentionne ici l'imam ibn al-qayyim le, le travail ici à faire c'est quoi c'est de purifier Notre personne, notre personnalité, et ça, ce n'est pas un travail qui se fait en un mois, en deux mois, en trois mois. Ça peut prendre des années. Pourquoi quelqu'un, qu'est-ce que quelqu'un pourrait nous dire pourquoi est-ce que ça prend des années Pourquoi est-ce que c'est un processus qui prend des années Pourquoi C'est quoi exactement la purification de la personne Qu'est-ce qu'on veut dire par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 Excellent, donc s'éloigner du hawa, de nos passions, de ne pas suivre nos passions, excellent point. Qu'est-ce qu'on a aussi? Renouveler ses intentions, excellent, donc avoir des intentions qui sont pures, ce qu'on appelle le ikhlas, Akh, ikhlas, sincérité dans la langue arabe, ikhlas, c'est quoi? C'est quelque chose de pur. Donc purifier nos, nos intentions, donc oui, ça, ça, ça fait partie de, de cela. Qu'est-ce qu'on a aussi? Oui. Excellent, donc faire, arriver à un seuil, comme il dit le frère ici, arriver à un niveau dans lequel le cœur, il va redevenir sur la fitra, comme Allah Azza wa il l'a créé. Ça veut dire un cœur qui aime le bien, qui aime le ma'ruf, qui est toujours aligné avec le ma'ruf, et qui n'aime pas le, le munkar, qui rejette de par sa nature le munkar. sans même s'efforcer de le rejeter, parce qu'il y a celui qui s'efforce à rejeter le munkar, par crainte d'Allah Azza wa hawa, et il y a celui qui a un cœur qui est quasiment aligné sur la fitra. ok. Donc, dès qu'ils voient le, mine, le moon, car il le rejette de façon spontanée, sans même avoir à beaucoup s'efforcer. Excellent point. Qu'est-ce qu'on a aussi? Oui. Avoir le temps d'être testé. Très, très bien. Donc, ça c'est un point important. On va On va le garder de, de côté, Charles, parce qu'il va nous servir dans, dans, dans un petit moment, Charles. Qu'est-ce qu'on a aussi Envie de Donc, ce que tu dis maintenant, c'est exactement ce que l'imam al Qayyim ta'ala, nous dit cela. C'est parce que euh, Seule une âme pure va entrer au paradis. Il n'y a personne qui a une âme impure, un cœur impur qui va entrer au paradis. C'est clair Donc, se purifier dans la vie du bas-monde avant d'être purifié dans, dans l'au-delà. Il va nous parler de cela en détail dans un petit moment, incha'Allah. Mais si on revient, c'est un peu ce que vous avez mentionné, mais si on donne une réponse plus large, se purifier, c'est quoi se purifier Eh bien, se purifier de nos défauts, Pratique, ça veut dire les défauts de l'amal, interne et externe, et aussi de nos défauts cognitifs, ça veut dire ici l'ignorance, le jahil. On a des informations, des connaissances à corriger, et ça, ça prend des années, ça peut prendre des, des décennies. Il n'y a pas une personne, il n'y a pas quelqu'un, ça fait partie de la nature de la vie, comme vous avez mentionné, c'est un peu l'épreuve, okay, l'examen. Ça, ça fait partie de, nos, de notre nature humaine. On n'est pas des, des anges. Les anges sont différents. C'est aussi des ribands d'Allah, mais ils sont différents. Allah nous a créés pour une chikmah, pour une sagesse que lui, il connaît, subhanahu wa ta'ala, avec un autre système. Il n'y a pas, pas quelqu'un qui naît, qui grandit dans un contexte idéal. Il n'y okay? a pas quelqu'un qui ne grandit que dans un environnement qui est idéal, dans lequel il n'y a pas de mauvaise influence, et ainsi de suite. Chacun de nous, il a de façon... Euh, comment on peut dire ça, de façon consciente ou inconsciente, a été exposé à des mauvaises expériences, des mauvaises influences et ensuite, ça, ça peut être euh, l'entourage de la famille de la personne, ça peut être son passé, ça peut être ses amis, ça peut être sa culture, ça peut être son éducation, mais il est une chose. Cela, ça, a un effet sur nous. Et parfois, même quelqu'un qui est pratiquant, même quelqu'un qui a du ilm, quelqu'un qui a de la connaissance, ça peut lui pr prendre 5 ans, 7 ans, 10 ans pour réaliser que sur ce point particulier, il pensait toujours que ça, c'était quelque chose de normal, que ça, c'était l'islam, ça, c'était la vérité, c'était le haq, mais qu'en vérité, ça ne l'est pas. Il vient de découvrir après, après 10 ans ou autre chose que sur ce point, ce n'est pas comme ça qu'un musulman devrait l'être. Ou bien, comme on a mentionné, de façon plus concrète encore dans les pratiques de la personne. C'est pour cela que ici encore une fois, pourquoi est-ce que ça prend Ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans. Faut pas se précipiter à dire moi, alhamdoulillah, j'ai commencé à pratiquer ma religion ou je viens d'entrer dans l'islam, j'ai fait des progrès, je fais ma salat et tout, je suis un très bon musulman. Il faut faut pas se précipiter à à le dire pourquoi ça passe ça peut nous prendre beaucoup de temps. Juste le simple fait comme la sœur elle a dit la question ici des épreuves de découvrir nos défauts, de connaître c'est quoi qu'il y a à corriger avant même de le, de le corriger. Et ça, ça dépend d'une personne à une autre. Et ça, les, les ulamas, les savants, ils disent, c'est parmi les choses qui nous aident à comprendre pourquoi est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wasallam il donnait parfois différentes réponses à différentes personnes qui lui demandaient conseil. Ya Rasulallah, c'est quoi la meilleure action que tu me proposes Donne-moi un conseil, Allahou Llallah. Il donnait pas le même conseil à tout le monde, comprenez Les savants ils disent pourquoi Parce que le prophète il donnait une réponse personnalisée à à la personne. Lorsque quelqu'un lui a dit Allahou donne-moi un rappel comme ça, une nassihah, juste quelques mots. Le prophète Sawsil a dit deux mots, deux mots, exactement deux mots. C'est quoi C'est comme six ou sept lettres dans la langue arabe. La tarban. Ne sois pas en colère, ça veut dire dans le sens maîtrise ta colère, c'est tout. Il n'y a pas de « Fais la salade », il n'y a pas dit Aide les pauvres », il n'y a pas de « Fais qiyam ou l'ayn » parce que le prophète Sahasim, probablement qu'il connaissait de l'état de cette personne-là que les autres points, c'est « C'est bon, c'est bon, check mark », mais son problème, c'était avec ça, sa, sa colère qui lui a amené beaucoup de problèmes et beaucoup de sayyats auprès d'Allah Azzawaj. Donc, encore une fois, connaître déjà ses défauts, Déjà ça c'est beaucoup de travail et c'est une grande mission à faire après ce moment-là de l'éveil. Connaître ses, ses défauts, que ce soit les défauts humains ou bien que ce soit les défauts qui sont personnels, spécifiques à, à moi-même. Et après cela, commencer à faire le travail pour enlever ces défauts. Et ça, ça peut prendre des jours, ça peut prendre des semaines, des mois pour certaines personnes, pour certains cas, ça peut prendre des, des années. Vous comprenez Il y avait une question tout à l'heure. Oui, après. Oui. c'est les péchés. Comment dit d'ou ça vient du dans la, dans la langue arabe. c'est quelque chose de mauvais. Ok, quelqu'un de sayyad, quelque chose de sayyad, c'est quelque chose de, de mauvais. Le contraire de hassan, quelque chose de de bien. Donc il dit ici le paradis. parce que le paradis il est il est pur et que seule une âme qui est pure ...va entrer au paradis, comme Allah Azza att jag är illa? Salamun alaykum er, hälsan er, gå in i dem och detta är att inte vara med. Sa det en gång, sa det en gång. Sa det en gång. Sa det en gång. Sa det en gång. Sa det en gång. Sa det en gång. Sa det en gång. Sa det en gång. de det en gång. Sa ...dans en gång. dans det en dans Sa det en gång. Alors, comment est-ce qu'elle va entrer au paradis si c'est un croyant Alors, il dit, si l'imam Ibn al-Qayyim nous parle du processus de purification, comment est-ce qu'Allah a-t-il Il purifie la personne avant, avant qu'elle n'entre au, au paradis. Première chose, Dans la, cette vie du bas-monde, c'est avec quatre choses. La personne, elle est, le croyant, il est purifié par quatre choses, à travers quatre points. Premier point, le repentir, cité, dans ce livre là en détail. Deuxième point, al faire le istirfar, demander le pardon d'Allah Azza La différence majeure, regardez ça simple entre la tauba le repentir et le istirfar, c'est que la tauba c'est plus profond, c'est plus puissant, c'est le repentir, c'est un changement complet. Le istighfar, même si la personne elle n'a pas changé, mais elle demande sincèrement le pardon d'Allah Azzaoud. C'est moins effectif, mais ça reste que c'est que c'est important. Wa 'amalil hasanatil faire les bonnes œuvres qui effacent les les quoi Les mauvaises œuvres. Alors ça c'est un point très important. Allah Azzaoud il dit innal hasanatu yudhibna Essayez-être, écoutez bien cela. Point très très important encore une fois. Comme on dit, ça c'est des points, ça c'est des, des principes à un million de dollars, ok Des principes qui, qui sauvent la vie de la personne. C'est parce que Shaitan, rappelez-vous toujours, Shaitan, il ne va jamais nous laisser tranquille. Il, il a mille et une stratégies qu'il essaie avec différentes, différentes personnes. Alors parmi ces stratégies-là, c'est que Shaitan, il dit à la personne, Toi tu fais beaucoup de mal, tu fais beaucoup de péché, tu n'es pas quelqu'un de bien, alors pourquoi tu veux faire les bonnes œuvres comprenez, les bonnes œuvres ce n'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un qui est une bonne personne, qui a une bonne conduite. Alors que la logique c'est l'inverse, parce qu'auprès d'Allah, Allah, il, est, il est juste subhanahu wa ta'ala. فَمَيَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَيَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ « Sharraniyara »« Que tout celui qui fait un bien, il va le voir. Celui qui fait un mal il va le voir encore plus que cela. Les bonnes œuvres effacent les péchés encore plus que cela. Une bonne œuvre par la générosité d'Allah Azza wa Jalla, une bonne œuvre est toujours multipliée par dix ou plusieurs fois, plus que dix fois, donc minimum dix fois. Et une mauvaise œuvre par défaut, sauf certaines exceptions, elle ne vaut que un seul point négatif ou bien un seul péché. Donc, la personne ne doit jamais se dire... Moi, je fais beaucoup de mal, j'ai beaucoup de péchés de cette façon-là, ça ne sert à rien de faire la salade, ça ne sert à rien de faire la sadaqat. Non, au contraire. Comme dit le prophète, celui qui fait un mal, il devrait tout de suite le faire suivre d'une bonne œuvre pour effacer ce mal et aussi pour yuzahim. Vous savez c'est quoi yuzahim dans la langue arabe hmm? Yuzahim, c'est pousser. Vous savez, quand il n'y a pas assez d'espace, et qu'il y a plusieurs personnes qui doivent entrer dans, dans un espace restreint. Là, les personnes, comme c'est le cas dans, dans certains pays, par exemple, lorsque les gens doivent prendre le transport en commun ou le bus ou autre chose, il y a 50 personnes qui attendent à l'extérieur et le bus, il y a 30 places. Okay? Donc, les, les gens commencent à faire quoi? À, à se pousser. Donc, chacun essaye de se faire un espace. C'est parce que si je ne pousse pas pour me faire un espace à l'intérieur, on va me pousser à à l'extérieur. Et ça c'est une sunna, c'est une logique générale dans la vie et parmi les cas auxquels cette logique-là elle, elle s'applique, et eh bien c'est cette bataille-là entre les bonnes œuvres et entre les Les mauvaises œuvres, le plus qu'on remplit notre temps de bonnes œuvres, et eh bien le moins de temps qu'on aura d'énergie et de ressources et d'importance qu'on va accorder aux mauvaises œuvres. Et le plus qu'on va laisser l'espace ouvert et qu'on va dire « Moi, je ne fais pas de bonnes œuvres parce que je fais des mauvaises œuvres anyway. » Le plus qu'il y aura de l'espace et de l'énergie et des ressources qui sont accordées au, aux mauvaises œuvres. Vous comprenez C'est pour ça, entre autres, que l'importance de la salat, et Allah il dit « Inna salat a tanha'anil fahsha'iwa » La salette, elle repousse les mauvaises œuvres. À long terme, c'est elle, naturellement, quelqu'un qui fait la salette, et eh bien, ça repousse, ça enlève, ça éloigne les mauvaises œuvres. Il y a toute une logique derrière. C'est parce que la salette, ça serait comme combien de fois Cinq fois par jour. Et on parle bien sûr de la vraie salade. Comme Allah Azza wa Jal, il demande de le faire. Pas la salade qui est, par exemple, accumulée la nuit. Ça fonctionne pas, ça fait pas le travail. Ce même pas accepté par Allah Azza wa Mais lorsque la salade, elle est faite à temps, qu'est-ce qu'elle va faire la salade Elle fait quoi hmm? Protection, et qu'est-ce qu'elle fait aussi Efface les péchés, mais qu'est-ce qu'elle fait aussi Dans ce contexte qu'on vient d'expliquer. Purifie Elle t'éloigne des péchés. Comment? munkar? Mais, mais comment? De façon pratique. Avec cette logique-là de tazehum, hein? Elle forme ton horaire. Elle bloque de l'espace dans, dans ta journée. Vous comprenez? Prenons un exemple les personnes qui ont un problème de dépendance, ok? Surtout les, les jeunes personnes. Dépendance au film, de nos jours avec Netflix et des trucs comme ça. des personnes, ils passent 8h, heures, 9h heures devant, devant un écran. Dépendance à Internet, dépendance aux jeux vidéo, n'importe quelle autre chose. La salade, qu'est-ce qu'elle fait Quelqu'un qui sait que le minimum à faire en islam, c'est la réalité. Ce n'est pas se mentir, ok Le minimum, ça c'est indiscutable. Ça fait partie de la réalité de l'islam. Ce n'est pas un niveau plus avancé de l'islam, c'est l'islam. C'est le début de l'islam. C'est quoi C'est la salade. C'est clair On a parlé de ça plusieurs fois dans d'autres halaqas, le prophète Salasim est très très clair que la différence entre nous et entre eux, entre les croyants et les mécréants, c'est quoi C'est la Ok, La salette, okay salette c'est ce qui est indiscutable dans, dans l'islam. Quelqu'un qui fait sa salette et qui sait que la salette, c'est extrêmement grave de ne pas faire la salette. Ce n'est pas juste un péché, la salette. De ne pas faire la salette, c'est plus grave que tous les péchés majeurs. Les ulama, ils sont très clairs et très unanimes là-dessus. Les textes sont très clairs. Celui qui rate une seule salat, une seule prière obligatoire, de façon volontaire, qui laisse sortir son horaire, c'est plus grave que tous les péchés majeurs que tu peux imaginer, à part le de la mécréance et le shirk billah azot. Ça c'est clair, c'est indiscutable. Celui qui est conscient de cela, pensez-vous qu'une personne qui est consciente de cette réalité, elle va pour un film, voir deux films, trois, quatre heures de suite et dire salat ou l'asr, pas grave je vais la laisser pour je vais la prier avec ma maghrib tout à l'heure pensez-vous que ça c'est faisable non, ça il faut vraiment être dans la rafla dans, la grande, dans le grand état d'insouciance, vous comprenez parce que sinon la personne va dire moi même si je fais des... mais la salat non qu'est-ce que la salat elle va faire elle va ramener la personne à Même si la personne, pendant deux heures, pendant trois heures, elle faisait du mal ou elle ne faisait pas les meilleures choses ou autre, mais la salaire, elle va la ramener plusieurs fois par jour. Elle va l'enlever du mauvais contexte, elle le remet dans le bon contexte. Imaginez quelqu'un qui boit de l'alcool. Quelqu'un qui boit de l'alcool, « khamr <mère> »« il y c'est haram » ainsi de suite. Le fait que ce soit haram en tant que tel, il sait que c'est haram, c'est grave, il fait de son mieux, il trouve ça difficile parce que ça fait partie de sa jahiliya, peut-être avant son islam ou autre chose. Il essaie de, de s'en éloigner. Mais là, il réalise qu'il y a un, élément, un autre élément qui est plus grave, qui est quoi Plus grave que le fait que le khamr, c'est un péché. C'est quoi C'est Le khamr, c'est elle empêche de faire sa salat. Donc là, il doit faire un choix. C'est soit le khamr, soit l'alcool, ou bien là... La salat, vous comprenez Donc, tout ça, c'est des exemples qui nous illustrent comment il ne faut jamais se dire que si je fais des bonnes œuvres, je ne devrais pas de ce fait faire les bonnes... Les, si je fais des mauvaises œuvres, je ne devrais pas faire les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, ce n'est pas, pas pour moi. Non, les bonnes œuvres, elles repoussent les mauvaises œuvres. La moindre des chances, c'est qu'elles vont les diminuer, elles vont en consommer, en effacer. Au meilleur des cas, ça va les repousser, ça va les enlever tôt ou tard. Le dernier point, Inshallah, avant de prendre les deux questions qu'il y avait, c'est que, ⁇ One Massa Eb il Donc on a ici les quatre choses dans cette vie du Bas-Monde qui purifient la personne. C'était quoi Tauba, repentir, Esterfa, dire Troisième point, c'était les bonnes bon. actions, les bonnes œuvres, les bonnes initiatives. Et le quatrième point, c'est les Massa ib. Les Masa'ib c'est quoi les catastrophes, okay, les problèmes auxquels les personnes, les situations difficiles que la personne elle, elle traverse. Et encore une fois, c'est de la bonté d'Allah Azza wa que pour le croyant, toute difficulté est un, est un bien, est un allègement, c'est un takfir, ce n'est pas, pas une punition d'Allah Azza wa Pour le croyant, c'est un allègement. Allah Azza wa il lui donne une très petite punition dans cette vie du bas-monde, Ce n'est pas une punition de celui qui n'aime pas son serviteur, c'est la punition de celui qui aime son serviteur, qui lui donne une très petite punition pour l'alléger de ses, de ses péchés et de son fardeau le jour dernier, le jour du jugement. Et quelque chose de très intéressant, subhanallah, que j'ai écouté l'un des ulama mençonnés, l'un des savants mentionnés, c'est quelque chose de soutenu aussi par les hadiths du prophète, et ainsi de suite. Et disent les ulama que parfois le croyant, le croyant parfois, Il se trouve à avoir, comment on dit, une mauvaise journée. Pas une mauvaise journée où il euh, n'y a pas l'argent qui rentre ou autre chose. Non, psychologiquement. Moralement, la personne, elle ressent quelque chose qui le rend inconfortable. Elle a un « hem », un souci. Elle n'est pas confortable. Elle ne sait pas c'est quoi exactement. Eh bien, ça, c'est de la miséricorde d'Allah Azzaud. Ça, ça purifie le croyant de, de ses péchés. Vous comprenez Cette petite chose, ce petit inconfort que la personne pourrait traverser pendant quelques heures, ça purifie le, le croyant de, de ses péchés. Il y avait deux questions, oui Harry. C'est de ne pas prier et de ne pas prier dans le temps. C'est la même chose, sauf que ne pas prier du tout, c'est plus grave, bien sûr, que de ne pas prier dans le temps. C'est clair Mais les ulama, ils disent, les ulama ils sont très clairs là-dessus, ils sont unanimes que celui qui rate une seule salette volontairement, sans excuse, valide que lors de la salette, il sort, ils disent que ça c'est plus grave que tous les péchés majeurs, sans exception. Il y avait une question là-bas Oui. T ay. T ay. Très, très, très bonne question. Encore une fois, on, on vient de donner un peu la réponse, comme il me semble, mais on va répondre de façon différente un peu. Donc, la question ici, c'est que parfois, le croyant, il, il pense, du moins il pense, avoir fait tout le nécessaire. Donc, aujourd'hui, j'ai fait mes salats, j'ai fait mes devoirs, ainsi de suite. Et quand même, j'ai un certain sentiment de de malaise ou de tristesse ou autre, je, je ne me sens pas bien. Est-ce que je suis dans l'insouciance, est-ce que je suis dans le rafla, est-ce que je suis... Okay? Donc là, il faut faire, première chose, il faut faire la, la distinction entre la tristesse, la tristesse qui est un mal interne qui peut arriver à cause d'un péché, okay? parce que le péché, comme les ulama, ils mentionnent, lorsqu'il y a un péché quelque chose de haram ou bien quelqu'un ne fait pas une obligation ou autre chose et eh bien ça cause une obscurité dans le cœur il y a un inconfort il faut faire la distinction entre cela et entre la tristesse humaine qui est tout à fait un fait normal c'est la réalité de sa vie il n'y a personne qui va avoir une vie sans moment de triste ça n'existe pas, vous comprenez même les prophètes ils étaient attristés c'est mentionné dans Le Coran, on connaît tous leurs, leurs histoires. Ce n'est pas du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, aux autres prophètes, euh, Nuh alayhi et sallam, il, -il. il y a plein d'histoires dans, dans le Coran. Donc ça, ça fait partie de la tristesse humaine, comme on a mentionné, qui a plusieurs raisons d'être. Première raison d'être, c'est que c'est un bien d'Allah, azzawajal, envers le croyant. Ça purifie le, le croyant de ses, de ses erreurs. Un autre point très très intéressant ici, extrêmement intéressant, c'est que ce genre de choses, les ulama, ils les appellent « al-munarrisat ». Vous savez c'est quoi « al-munarrisat » C'est difficile de trouver un mot exact en français. C'est quelque chose qui vient ruiner l'expérience. Comprenez Quelque chose qui vient ruiner l'expérience. Je vais vous donner un exemple. Tu payes beaucoup d'argent pour aller, mettons, dans un restaurant de luxe la très bonne nourriture, et ainsi de suite, tu as très bien préparé ton moment avec ta famille pour venir, tu vas dire aujourd'hui c'est pour, pour me relaxer. Et lorsque tu arrives là-bas, après tout ce travail, toutes ces préparations que tu viens de faire, la nourriture est bonne, et ainsi de suite, il y a des personnes assises juste devant toi, qui parlent très très fort, et qui crient, et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça fait ici Hein Ça casse le « vibe ». Très bien. Donc ça c'est ça cache le vibe, c'est ça, attenris, ça ruine l'expérience. Et bien Allah Azzaudan il a écrit des choses dans cette vie du bas monde qui ruinent l'expérience. Comprenez pourquoi? Pour nous rappeler que cette vie du bas monde, de un, elle ne vaut pas tellement la peine. C'est pas la chose la plus c'est pas la chose la plus parfaite qui existe, Il n'y a personne. Regardez. Dunya mater, ok. Même même si même si tu vas te dire on va t'offrir la richesse et la noblesse et et et mille et une choses, tout ce que les gens considèrent comme étant le succès et le bonheur, à une condition que tu laisses ta religion, que tu suives le shaitan. Même si tu vas le faire, on va dire ça c'est la pire des choses bien sûr, c'est haram, ça, ça détruit ton au-delà. Mais oublions l'au-delà pour, pour pour un certain moment. Même si tu vas le faire. Est-ce que tu vas avoir le bonheur? Est-ce que tu vas vraiment l'avoir? Est-ce que vous connaissez une personne dans ce monde qui n'a qui n'a rien qui ruine sa vie? Même Akfarounas, celui qui celui qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de principe, il y a toujours quelqu'un qui quelque chose qui qui ruine l'expérience. Vous comprenez? Même si tu as la richesse, tu as la santé, il va toujours y avoir quelque chose qui vient pour changer les plans et changer les choses et amener des difficultés et ainsi de suite. Ça c'est de la bonté dans la de un, pour nous faciliter cette obligation-là de s'éloigner un peu de la dunya. Et de deux, pour le croyant aussi, pour « hattayura ribahu fil akhirah, pour qu'il ne, qu ne se sente pas complètement à l'aise avec, avec la dunya. Regarde, oui, j'ai l'argent, oui, oui, oui, j'ai tout essayé, j'ai beaucoup de choses, alhamdoulilah, ainsi de suite, mais tu sais quoi, ça ne vaut pas vraiment le coup. Ce n'est pas si, ce pas si important et valorieux que ce que je pensais. Il n'y a pas mieux que que la hâria. C'est clair. Ici, ça me rappelle les paroles du fameux calife de l'islam, Omar ibn Abd Al Aziz, rahimahullah. Ça c'est l'un des plus grands califes de l'islam. C'est pas Omar ibn Khattab, c'est Omar ibn Abd Al Aziz. Alors il dit, J'ai une âme qui a de très hautes aspirations. Je j'aspire toujours à plus, à plus grand. Alors il dit la première chose. J'ai aspiré, ma première aspiration était d'épouser telle femme. Je ne me rappelle pas le nom de son, de son épouse, c'était une femme noble, d'une famille noble, et ainsi de suite. Et j'ai eu ce que je voulais, mais je ne me suis pas contenté de cela. Après ça, j'ai dit « Non, mais il faut maintenant monter, monter plus. »« Tuqtu al khilafah »« Je voulais devenir calife par la suite. » C'était ma prochaine aspiration, devenir calife. « Amirul le Plus grand »« Le plus puissant » « Souverain des, des musulmans, des croyants »« Et dans leur temps, sur la terre okay? »« Donc c'était la plus grande puissance dans le monde »« Donc, Amirul Moumini »« Lorsque j'ai eu la Khilafah »« Tuqtu ila al-Jannah »« Là, j'ai mon, mon âme eh »« Et bien, elle a cherché une plus haute aspiration »« C'était quoi ?»« Le paradis »« Parce que là, il est arrivé, le Khilafah, il a tout »« Il a toute la vie du bas monde »« Il a tout tout le bien »« Il a la puissance, il a l'argent » L'argent abondant. Khayrat, contrôle des terres. Mais là, il a vu que tout cela, ça ne vaut pas grand-chose. Alors là, il faut passer à ce qui est encore de mieux, de plus haut. Ça répond à votre question Donc, comme on a mentionné, oui, on ne doit pas tomber dans cette erreur-là de faire les bonnes œuvres. Oui, les bonnes œuvres, Allah Azza wa il dit « Man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min, hayatan » « Les bonnes œuvres amènent l'apaisement du cœur » mais ça c'est en général, la tendance générale à long terme et la tendance générale ça ne veut pas dire que celui qui fait les bonnes œuvres, qui fait l'amal salih qu'à chaque petit instant de sa vie à chaque journée de sa vie que la personne va être pleine de bonheur comme ça comprenez, les prophètes il n'y a pas, pas quelqu'un qui avait plus de foi et de bonnes œuvres que les prophètes et malgré cela, ils passaient des moments difficiles dans leur vie, ils étaient attristés parfois et ainsi de suite, ça fait partie de la nature humaine, de cette vie du bas monde d'être parfois attristé Et ce n'est pas nécessairement à cause de quelque chose de grand. Oui, ça pourrait être un péché auquel nous, on n'a pas accordé d'importance. Mais ça fait partie, encore une fois, de la miséricorde d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous purifie de ce péché avec ce moment de tristesse ou bien de, de soucis non expliqués ou, ou autre chose. Taïm. Après cela... Och si om man inte har dessa fyra med att rensa och fridas, så är det antingen för att det person. Om personen inte är rensad quatre dessa fyra element, då är döden och personen inte är rensad efter dessa fyra saker, dessa fyra steg i en viss mån, dessa fyra filter. Varför är personen inte helt rensad? Så säger vi att det är en stor Ou bien que la personne eh n'avait pas assez de, de choses ici. Les quatre points, la personne n'avait pas beaucoup de bonnes œuvres, de, de bonnes œuvres elle n'a pas beaucoup de d'esterfah, pas de tauba, elle n'a pas traversé beaucoup de situations difficiles dans sa vie, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui arrive après cela La personne, elle va être purifiée dans le barzakh. Le barzakh, c'est la vie de la tombe, c'est la vie intermédiaire entre la vie du bas monde et entre le jour du jugement. Ok Donc, Ça, c'est la vie intermédiaire dans le barzakh dans la tombe. Et là, on va être purifié par les trois prochaines choses qui va nous mentionner ici. Première chose, c'est les croyants qui font la prière funéraire. Là, salat de janazah sur la personne. Alors, salat elle janazah pour cela que plus qu'il y a de personnes, surtout des personnes pieuses et ainsi de suite, qui font la prière sur cette personne-là lors de son enterrement, que ça, ça purifie purifier la personne. Ils vont faire la shafa'a auprès d'Allah, intercéder auprès d'Allah, avec leur dua qu'il pardonne à, à la personne. Et aussi, c'est la purification à travers les épreuves de la tombe. Qu'est-ce qu'il y a comme épreuve dans la tombe Encore une fois, regardez, les, les gens, ça c'est parmi les choubahs, les, les choses qui font en sorte que, parle pas des personnes qui disent ne pas croire en Allah Azzaud et ainsi de suite, ça c'est un, un, un autre débat avec différents arguments et ainsi de suite. On va se contenter de ceux qui se disent musulmans, qui disent qu'ils croient en Allah Azzaud. Mais parmi les choses qui arrivent, c'est que, pourquoi est-ce qu'Allah m'envoie une épreuve tellement dure Pourquoi est-ce qu'Allah fait en sorte qu'il y a des gens qui, qui sont musulmans comme nous, qui font la salat et qui font du'a et tout, mais regarde, ils, ils souffrent dans des camps de ré réfugiés, dans, dans le froid. Est-ce que leur salat a fait une différence? Est-ce que le fait qu'ils soient croyants, ça fait une différence? Eh bien, guess what? Parmi les points les, qui, qui nous, les, les, les plus faciles, les plus directs qui nous aident à comprendre cela, à relativiser ces épreuves d'Allah, c'est que tout ce qu'on vit dans les épreuves, dans cette vie du bas monde, Ce n'est rien du tout. Comparé aux simples épreuves de la tombe, on ne parle pas de la punition de la tombe, mais n'est pas arriver à la punition, juste les épreuves de la tombe. « Fitnatul qabr » Lorsqu'on va être questionné par les deux anges terrifiants dans notre tombe, ça c'est pour chaque être humain, comprenez L'obscurité de la tombe, à la base, tout cela, des points comme ça, Sans parler de ce qui arrive l'au-delà, on ne parle pas ici de la punition, on ne parle pas de l'adheb, on parle des épreuves. Il y a une grande différence entre la punition et les épreuves. comprenez la différence Est-ce que c'est clair La punition c'est pour nos mauvaises œuvres, c'est pour celui qui a fait du mal. Allah Azza wa il le punit. L'épreuve c'est pour tout le monde. Vous comprenez Donc les épreuves, tout le monde va passer par les mêmes épreuves. Allah Azzawzi va alléger certaines épreuves pour les croyants. Mais il y a des épreuves comme l'agonie de la mort, tout le monde va passer par cela. Alors toutes les épreuves de cette vie du bas-monde, incluant vivre dans, dans un camp de réfugiés ou vivre dans une prison ou avoir les pieds amputés après un accident, n'importe quelle autre chose, ce n'est rien du tout devant l'épreuve de quoi De la mort, du moment de la mort et devant l'épreuve de la tombe et ainsi de suite. Alors en fin de compte, tout le monde va passer par les mêmes épreuves. Comprenez Parce que les, petites, les autres prises de façon relative, elles sont des petites épreuves comparées à à l'au-delà. C'est clair Donc, Il ne faut pas, comme on a mentionné, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ils disent, pourquoi est-ce qu'Allah Azzawajal éprouve Mais c'est dur là. C'est dur. La situation par laquelle cette personne-là, elle, elle n'a fait aucun mal dans sa vie. Ce n'est pas une punition. Même si elle n'a pas fait de mal, ce n'est pas une punition. C'est une épreuve. Et il n'y a personne qui va échapper aux épreuves à un certain moment de cette vie du bas monde ou bien de, de l'au-delà. Donc nous avons At-Tamchis dans la tombe. Après cela, nous avons ma yahdi ikhwanehu almuslimuna ilayhi min hadaya ala'mal wa qad ajma'a alnas 'ala wusul alssadaqa wa aldu'a donc troisième élément troisième filtre qui purifie aussi le croyant dans sa tombe si les autres filtres n'ont pas assez purifié c'est les actions que les vivants vont lui offrir c'est quoi les actions que les vivants vont lui offrir c'est que Le principe général, sans entrer dans les détails, le principe général, il est là. C'est qu'il y a unanimité entre les savants sur le principe général, après ça, il diverge sur certaines actions. Mais sur des actions comme la sadaqa et le dua, il y a une forme d'unanimité entre les ulama que quelqu'un qui est vivant, il peut offrir à quelqu'un qui est mort, qui est décédé, un croyant, bien sûr, il peut lui offrir la récompense d'une action si on prend les actions unanimes, comme le dua et comme la... La sadaqa. Donc quelqu'un veut faire une sadaqa, une omane, charité, pour son père qui est décédé. Il va dire à Allah, mon intention, c'est que cette sadaqa ce n'est pas pour moi, c'est pour mon père. Birran Biwalidi. OK Le hadr va arriver à son père, dans sa tombe. C'est clair Après ça, les ulama, ils divers sur d'autres actions, comme le had et ainsi de suite. Bref, des bonnes œuvres, des vivants, peuvent venir aussi purifier la personne dans, dans sa tombe. Oui, Så, så jag minner mig väl, så det var under Uthman när vi är alla. jag mig väl, att i det andra, att graven är den första stationen i underlandet. Om den går bra, går resten bra. Om den går dåligt, kan det leda till det är dåligt i underlandet. Även om det inte alltid. För att en général, le qabre encore une fois pour le croyant c'est une miséricorde c'est parce que même la punition de la tombe elle est moindre que la punition de l'enfer de l'au-delà du jour dernier donc ça peut être de la miséricorde d'Allah qu'Allah punit la personne dans sa tombe pour qu'elle ne soit pas punie dans, dans l'enfer euh, Al alors si ces points-là ne vont pas accomplir le travail, eh bien, la personne, elle va être purifiée avant d'entrer au paradis, le jour dernier, par quatre points. Là, c'est la prochaine étape. C'est encore plus dur. C'est quoi, ces quatre points Il dit, l'ahwâle, c'est les événements terrifiants du jour du jugement. Okay, donc, il y a des des événements terrifiants le jour du jugement et l'être humain encore une fois n'importe quel être humain il n'y a aucune exception à cela l'être humain il y a des choses qui lui font peur même dans cette vie du bas monde sans parler de ce qui est dans dans le delà, yaouma al-qiyama wa shiddat il mawqif shiddat al mawqif c'est lorsqu'on va encore une fois on va tous passer par cela on va être tous debout Pas pendant quelques heures, quelques minutes, quelques jours, quelques semaines. Ça va durer des années, l'équivalent de plusieurs années. Juste l'attente avant le jugement. Comprenez. Et là, encore une fois, c'est pas le moment de parler des détails du jour du jugement, du jour du jugement dernier. Peut-être pour une autre halakhah. Mais tout le monde va passer par par cela. Alors encore une fois, le fait de se rappeler que parfois trouve que d'être debout dans la salette ou être debout. Il y a des gens, ils se plaignent parce qu'ils sont, parce que lorsqu'ils viennent à Salat al-Jumuah, après ça, ils doivent faire la queue pour sortir du masque de 10 minutes. Alors c'est beaucoup de travail, ça faire la queue, ok Ou bien que aller faire le pèlerinage, le Hajj, faut faire la queue à l'aéroport et c'est le chaos, c'est pas organisé, ainsi de suite. Et là c'est une grande souffrance, ah le Hajj, ok Mais tout ça, ce n'est rien devant l'attente le jour dernier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, shafa'atu shufa'a, l'intercession de ceux qui vont intercéder le jour dernier, les croyants, les martyrs, les anges, les prophètes, et ainsi de suite, wa afu'Allahi azza wa jal, ainsi que le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça, ça purifie la personne avant d'entrer au... O paradis min ta'ala alors si c'est tous ces points ne sont pas assez pour purifier une personne x ou y ou z et eh bien il y aura pas de joie que le fait que cette personne là entre en enfer qu'elle soit purifiée de ces de ces péchés avant de finir au paradis auprès d'allah subhanahu wa alla. et tout cela det sûr il de y a qu'un mukthu fiha ala av kathrat khubthi wa qillati wa shiddati wa pour le jugement, jugement dernier donc on a ahwal al-qiyamah c'est les événements terrifiants du jour dernier donc ça c'est les événements en général, Yaoumetoubet d'Alloul Arduraïra al Arde et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des événements terrifiants. C'est une épreuve pour la personne. La peur est une épreuve pour n'importe quelle personne. Après cela, il y a الموقف, الموقف, le fait d'être debout, l'attente avant le, avant le jugement. Troisième point, l'intercession. La C'est quoi l'intercession C'est lorsqu'une créature, elle vient auprès d'Allah pour demander à Allah Azza wa de pardonner à quelqu'un d'autre. Et Allah, Azza wa il pardonne à la deuxième personne, pas parce qu'elle mérite le pardon, mais c'est parce qu'Allah, il aime la première personne. Donc là, comme dans les hadiths, il y a les, les, les croyants qui vont faire l'intercession le jour dernier, pour certains de leurs proches, et ainsi de suite. Il y a les martyrs qui vont faire l'intercession, il y a les anges qui vont faire l'intercession, et il y a les prophètes aussi qui vont faire l'intercession. Donc il y a plusieurs formes d'intercession, et là, plus que la personne, elle s'approche de certaines personnes qui font l'intercession après l'approbation d'Allah Azzawajal. Le quatrième point, c'est tout simplement le pardon d'Allah Azzawajal. Allah Azzawajal, c'est lui-même qui va intercéder pour certaines personnes. Il pardonne à certaines personnes même si elles ne méritent pas le pardon. C'est clair Fika Oui, refaire la janaza sur la personne, à ma connaissance, non, on ne peut pas refaire. Il y a une seule janaza sur la personne. bi euh, Wallahu Donc là un autre point. Donc on a parlé ici de de encore une l'éveil du cœur. On a parlé de La ni'ma remarquer la ni'ma les bienfaits Allah Azza wa Jall mais là il y a notre point ملاحظه زياده ايام ونقصانها c'est quoi la زيادة des jours et remarquer les changements de dans nos jours dans notre vie la croissance ainsi que la décroissance qu'est-ce qu'on veut dire par cela donc si on va donner un exemple ici bien sûr c'est pas nécessaire nécessaire de le faire sous cette forme c'est difficile aussi de de quantifier notre iman comme cela mais c'est un peu comme les fameux graphes OK que n'importe quel euh, je sais pas moi chef de compagnie de grande compagnie ou autre chose il va faire c'est quoi c'est qu'il va avoir des des dessins évolution dans dans le temps donc ça pourrait être les pertes ça peut être le chiffre d'affaires le profit n'importe quelle chose donc ah là les deux derniers mois ça a baissé un peu, OK Ça fait ça ça fait l'an l'an dernier par exemple, ça se portait bien plus, ça montait ainsi de suite. Donc, il y a quand ici ça fait partie de l'éveil d'être conscient de notre de nos moments de croissance et nos moments de de décroissance. Quand est-ce que ça va bien, quand est-ce que ça ne va pas Bien, ça veut dire développer ce sens là d'être le sens d'être sensible. Sensible au changement, OK de Je viens de ressentir comment Iman, il a un peu baissé ces derniers jours. Je viens de remarquer comment Iman, il a assez monté sur Ramadan. Parfois même ces quelques dernières heures, pourquoi Pour se rattraper rapidement. Parce que le plus qu'on laisse la chose continuer si c'est vers le mal bien sûr, le plus ça va être difficile de se rattraper, ça va prendre beaucoup plus d'efforts et de détermination et ainsi de suite. Donc, si la personne elle développe cette sensibilité au changement dans le iman, dans la foi et ainsi de suite, eh bien la personne elle va être plus rapide soit à renforcer les bonnes choses lorsque le iman il monte. Ah, le iman il monte, il faut le renforcer. Alors il faudrait le le garder, le développer pour qu'il garde la même cadence, pour que ça continue à monter. Le iman il vient de descendre, alors il faut se faut se rattraper vite. Comment on se rattrape vite En faisant des bonnes œuvres. Très bien. Donc, ça, c'est parmi les options que nous avons pour se rattraper quand le iman il descend. Qu qu'est-ce qu que nous avons aussi Stigfar. Donc, faire le stigfar, demander pardon d'Allah, faire beaucoup de dhikr d'Allah, qu'est-ce qu'on a aussi Tauba, le repentir. Excellent. La contemplation, tafakkor, excellent. Donc, en somme, il y a un frère, ça fait quelques, quelques jours, il, a, il avait posé une question comme ça. C'est quoi, en quelque sorte, la, la recette standard pour quelqu'un qui a vu que son Iman a grandement grandi, il, veut se, il a grandement plutôt chuté, et il veut se reprendre vite, ok Quelqu'un qui a vu mon Iman, ça fait quelques mois, ça fait quelques années, ça, ça chute grandement. Et là, je veux me reprendre. Donc là, bien sûr, il y a un travail plus personnalisé, plus minutieux à faire sur le moyen long terme, mais à court terme, tout de suite. Il y a une formule, une recette standard. Ok, donc cette recette, c'est ce que vous venez de mentionner. Tout de suite, tout de suite, ça c'est ce qu'il y a. L'effet, ça c'est un peu les, les urgences. Ok, c'est un peu les urgences du cœur. Ça c'est lorsque la personne, elle est vraiment dans une situation grave. Qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite C'est les urgences. Alors qu'est-ce qu'on fait ici C'est le dhikr d'Allah azawajel pour un. Sadaqah, okay. charité, et la salat. La salat, la salat, surtout la salat dans le mesjid, qui est tout de suite, se reprendre par la pratique, sans compliquer les choses, ici, sans dire, mais si je, vais, si je vais commencer à faire la salat, est-ce que... Non. Est, ça, encore une fois, c'est les urgences. Il n'y a pas de temps pour penser, pour faire un plan, c'est ce qu'il faut faire tout de suite. La salat, le mesjid et aussi quoi Le bon entourage. « Arrufqat au saliha ». Donc ça, c'est les urgences, l'action tout de suite. Après cela, c'est voir, c'est de chercher qu'est-ce qui a causé la chute dans le, la foi de la personne. Est-ce qu'il y avait des actions particulières Est-ce qu'il y avait des manquements Est-ce que c'est un changement dans, dans le dans le style de vie Est-ce qu'il y avait des outils qui manquaient à la personne Et okay, si on parle encore une fois, il ne faut pas toujours se précipiter à toujours dire que la chute de Iman, c'est à cause de, des actions. Ça pourrait être aussi à cause des connaissances. Ça pourrait être à cause de, des mauvaises connaissances, de l'ignorance, ainsi de suite. Est-ce que c'est parce que je n'étais pas assez préparé dans ma foi pour préserver ma foi Je n'avais pas assez de science. Je faisais des bonnes œuvres, mais je n'avais pas de REN. Et là, un jour, je me suis retrouvé face à des choubouhètes, à des choses qui ont, qui ont causé la confusion sur ma religion. Donc là, il faut se rattraper, se rattraper dans ce cas-là par une solution personnalisée à moi-même, qui est le ilm, la science, apprendre ma religion, chercher des pour prendre ici l'initiative. Okay, si on prend l'initiative d'apprendre la religion, eh bien, on ne va pas être une proie facile pour le shaitan. Mais si je ne suis pas préparé, eh bien, n'importe quel shubha, elle va me prendre et elle va me mettre par terre. C'est clair Donc là, encore une fois, il y a une solution qui est standard, il y a des solutions qui sont personnalisé à chaque à chaque personne donc si on vient ici فَتَدَارَكُ مَفَاتَهُ فِي بَقِيَةِ عُمُورِهِ الَّتِي لَا ثَمَنَ لَهَا وَيَبْخَلُ بِسَاعَتِهِ بَلْ بِأَنْفَاتِهِ عن ذي عن ذهابها donc ici on commence à parler ça c'est tout un sujet Inch'Allah, peut-être un jour on va faire un halakah juste sur ce sujet Inch'Allah, une petite conférence avec des exemples que Qu'est-ce que les savants C'est quoi les, des exemples incroyables ça, ça, ça, C'est presque, pre, presque quelque chose qui, qui sort de l'imaginable. Mais c'était des, des vérités. Et si on parle ici de la question du temps, commencez à apercevoir la valeur, la vraie valeur du, du temps. Donc, il n'y a pas une bourse pour nous dire c'est quoi la valeur du temps. Parce que la valeur du temps en tant que telle, elle est constante. Par contre, c'est les perceptions qui changent. Il n'y a presque personne qui perçoit le temps comme il est vraiment. La vraie valeur que le temps il a. Mais les valeurs qu'on perçoit, qu'on accorde au temps, le temps c'est quoi Le temps c'est la vie, c'est le moment. Pourquoi est-ce que le temps il a plus de valeur que l'argent L'argent ça part et ça vient, c'est clair. L'argent on peut l'avoir en théorie même, quelqu'un qui est pauvre, en théorie il y a des chances, il peut devenir millionnaire, même s'il est pauvre. Quelqu'un dit « moi je suis très pauvre », eh bien, on va dire « en théorie, c'est quoi Tu pourrais devenir un jour millionnaire. » Que ce soit par le halal ou par le haram. Okay, il y a des gens qui arrivent à avoir l'argent par le haram. Peu importe. Mais la somme, c'est que l'argent il peut venir. Le temps, on ne peut pas l'acheter on ne peut pas le gagner ni par le halal ni par le har le temps c'est notre vie qu'Allah Azzawajal nous a accordé alors là c'est une question de perception la valeur qu'on lui accorde alors ici فاته, le plus que la personne elle réalise l'importance de ce temps là et eh bien le plus qu'elle va lui accorder de l'importance dans sa pratique, dans sa journée, jusqu'à ce qu'elle arrive, bien sûr, l'idéal, la personne qui comprend vraiment la valeur du temps, c'est comme certains des salafs des pieux ancêtres, on peut pas, je ne peux pas dire on ne peut pas, en pratique, en théorie, ce n'est pas que c'est impossible, Allah Azza wa ta'ala, Kulishéa a dit, mais pour la grande majorité d'entre nous, on est bien loin de cet état, okay, mais au moins d'avoir cette conscience comme certains des salafs des pieux ancêtres ils disaient, ils disaient, si Allah, subhanahu wa ta'ala, il me disait, tu vas mourir demain, si Allah il me disait, tu vas mourir demain, ou la semaine prochaine, j'ai 24 heures ou j'ai une semaine pour vivre, je ne peux rien changer, je n'ai rien d'autre à, à ajouter. Comprenez Tellement je suis à pleine je roule à pleine puissance. Je ne rate rien du tout, je ne rate rien du tout. Tout ce que je peux faire, je le fais. Je ne rate pas un instant, un souffle de ma vie. Tout part dans l'obéissance d'Allah Azzawajal. Que si on me disait tu vas mourir demain, j'ai rien à faire comme ça, comme ça serait le cas pour nous, si on va nous dire tu vas mourir demain ou la semaine prochaine, bien on va être en mode quoi Panique, on va tout changer. Okay? On va changer mille et une choses dans notre vie. Non, lui il dit moi je n'ai rien à changer, je ne peux rien changer, parce que je suis comme, comme le prophète Salah Asmi l'a dit, ou bien comme dans le hadith,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 Très très bonne question, très très bonne question. La question du ilm que okay, la science. Donc la sœur elle dit nous on n'a pas accès à des savants, à des grands savants. Oui, bien sûr c'est le cas pour la majorité parmi nous, on n'a pas un accès direct à des savants, d'aller s'asseoir devant un alim et apprendre et ainsi de suite. Mais on a par contre l'internet et Youtube et ainsi de suite. La réponse, ça c'est une question très très intéressante. Il ne faut pas faire l'erreur de penser que la science, on peut la voir sur YouTube ou sur Internet. Même si tu as accès aux enregistrements des plus grands savants sur cette terre. Comprenez Ça, c'est un supplément, ça vient aider. C'est un plus. C'est mieux d'étudier la science chez quelqu'un qui a de la science, c'est pas un savant mais de l'apprendre directement comme c'était le temps, depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au salaf radiyallahu ta'ala anhum, au plus grand savant, tous, ils ont pris leur ilm ou shafahatan, personne à personne, tant que c'est à travers une personne de confiance. Parce que les ulama, ils disent quoi Il n'y a pas meilleur, et les hadiths, les ayats même dans le Coran sont très clairs là-dessus. Allah azza wa jalla, il ouvre le cœur de la personne à la connaissance Parce que ça c'est la foi, c'est pas des études universitaires. Okay. Oui à l'université de nos jours on va étudier à, à distance, les cours à distance. Mais c'est parce que c'est de la science de la dunya, c'est pas la science du cœur. Okay. C'est des données à apprendre, c'est des formules à comprendre, c'est des logiques euh, du par cœur, de l'expérience, autre chose. Le ilm de l'islam, oui il y a du fiqh, il y a des ahkams, il y a, il y a, il y a, mais ça roule avec le cœur. C'est quelque chose de spirituel, c'est une science spirituel, pratique, mais en même temps spirituel. Et de ce fait, il n'y a rien qui peut remplacer ce qu'on appelle « majalisu al-dhikr », les assemblées du dhikr d'Allah et de la science. c'est Pour cela, encore une fois, regardez, toutes les chaises ici qui sont vides, ici et ailleurs, c'est parce que il bon, y a beaucoup de musulmans que ce n'est pas du tout important pour eux la science, mais pour beaucoup de musulmans, ils vivent dans cette illusion-là que « ben je peux écouter une vidéo de cinq minutes sur YouTube et je vais apprendre ma religion. » Non. Ok, ça ne te donne pas... Regardez, certains des ulama, ils disaient quoi Ils voyageaient chez les savants. Chez des savants, des grands savants de hadith. Pas pour apprendre des hadiths. Ils connaissaient, ils pris toute la science de ce savant. Ce savant, tout ce qu'il a comme science, il l'a déjà pris. Mais pourquoi Pour apprendre de son comportement, de son adab. Vous comprenez Et ça, c'est plus que vrai. Tout celui qui a rencontré un savant, ne serait-ce que pour une minute... Pour, pourquoi est-ce qu'un sahabi C'est quoi un sahabi Un compagnon. C'est tout celui qui est musulman et qui est mort sur l'islam et qui a rencontré le prophète Salasem même pour un petit moment. Quelqu'un qui a vu le prophète Salasem comme ça, 15 secondes, on le considère un, un compagnon. Il n'a pas nécessairement pris des cours avec le prophète Salasem, Mais de suite. Mais pourquoi Ce simple moment-là de rencontre, eh bien, il a un... Un grand impact, celui qui a rencontré le prophète Sarrasim en étant un croyant en lui. Parce qu'il a porté attention à certains détails dans le comportement du prophète Sarrasim, dans sa personnalité, la baraka d'être avec le prophète Sarrasim et ainsi de suite. Ça bien sûr, ça ne se remplace pas, mais on parle ici à un degré moindre. Prendre le ilm par exemple, Mouchafahatan. Les ulama, ils, ils sont très critiques, c'est très connu. Les savants, ils sont très critiques Envers, ça c'est écouté, c'est très important, parce qu'encore une fois, ça c'est un fléau de nos jours. Les savants sont unanimes là-dessus. Ils sont très critiques quand on parle des sciences de l'islam. Okay? Ne mêlez pas ça avec les mathématiques ou autre chose, même si ça peut s'appliquer pour certains domaines comme la médecine, des, des domaines qui sont, qui sont sensibles. Mais les roulamas, ils sont très critiques, voire même à un certain, certaines limites, ils peuvent rejeter complètement la science de quelqu'un qui est autodidacte. Quelqu'un qui a appris seulement à travers les livres, sans parler du YouTube et ainsi de suite, ok Même les livres des ulama Pourquoi, selon vous C'est quoi, quoi les limites de cette méthode hmm? Oui, ce n'est pas, pas réel, ce n'est pas waqa, très bien. Qu'est-ce qu'il y a aussi Excellent Donc, si tu n'as pas un guide, ok Donc, Oui, on parle de nos jours, la formation, même dans l'essence de la dunia. Okay? On parle de la formation à distance et ainsi de suite. Mais est-ce que vous avez entendu parler de quelqu'un qui fait la promotion de l'étude à distance et par internet et avoir un diplôme, qui va jusqu'au niveau de dire que c'est quoi l'étude à distance, c'est que tu viens à l'université, tu payes des frais. On va, tout ce qu'on va te donner, c'est l'accès à la bibliothèque qui contient des centaines de milliers de titres. Vas-y, étudie, à la fin de l'année, viens passer un examen. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui existe Non. Tu ne peux pas réussir ton examen. Petite minorité de personnes. Tu ne peux pas réussir et atteindre des objectifs d'apprentissage sans avoir un guide, quelqu'un qui t'impose quoi, un curriculum. C'est pour cela. Oui, on a une grande bibliothèque ici, juste à quelques, à quelques mètres d'ici. On a l'une des plus grandes bibliothèques de, de Montréal. Okay? Des, des milliers de recueils en sciences humaines, sociales, histoire, et ainsi de suite. Mais combien de personnes vont lire beaucoup de ces livres-là Très peu de personnes. Pourquoi Parce que la science n'a pas de limite, que ce soit la bonne science ou la mauvaise science. Donc, on a besoin de, de guides pour nous dire, OK, il faut avoir une certaine, quoi, méthodologie. man a Commencer par cela, après ça, par cela, après par cela. Parce que l'être humain, il est très faible, encore une fois. Si je n'ai pas une version qui est globale, « holistic vision », comme on appelle ça, si je n'ai pas une vision qui est globale, eh bien, ma première porte d'entrée, mon, pre mon premier livre que je vais lire sur le, le, euh, sur, le, sur le sujet, sur un thème bien précis, un thème de recherche, ce livre-là pourrait me faire croire de par la puissance de ces idées qu'il présente, qu'il n'y a aucune autre façon de voir les choses. Vous comprenez C'est intéressant parce que plusieurs ulama, par exemple, Ils mettent en garde les étudiants de la science, les étudiants du fiqh. Ils les mettent en garde contre l'erreur, c'est l'opinion de plusieurs savants. Ce pas mon opinion moi, je ne vais pas dire je suis d'accord, je suis pas d'accord, je ne suis pas un savant. Mais je dis ici, il y a plus, plusieurs grands savants qui sont de cet avis-là, qui mettent en garde un étudiant de science, de fiqh, d'islam, débutant, qui commence par les livres d'un grand savant qui s'appelle Imam Ibn Hazm, Rahimahoum. Pourquoi Parce que Imam Ibn Hazm رحمه Allah, un grand savant de l'Islam, grand juriste et ainsi de suite, ça c'est indiscutable, ce n'est pas ce n'est pas de ça qu'il qu'il débat. Mais lui, c'est quelqu'un de très intelligent qui sait très bien présenter son information et qui est très très puissant, très décisif dans la façon dont il présente son son information. Celui qui prend Ibn Hazm comme porte d'entrée vient de se fer, de se fermer les autres Les autres pensent, vous comprenez Il va dire « ce que je viens de lire, ça c'est la vérité ». Ça va être très difficile pour lui de relativiser l'information. Par contre, si quelqu'un commence par des bases, d'un madhhab ou autre chose, quelque chose un peu plus traditionnel, comme un mensonge, entre guillemets, la personne, par la suite, lorsqu'elle va lire Ibn Hazm, elle va le lire avec un certain recul, une certaine vision critique, vous comprenez Donc oui, il y a ce, ce truc-là d'avoir, l'importance d'avoir un guide. Autre chose Pourquoi est-ce que les ulama, ils disent c'est important d'apprendre à travers une personne de science Qu'est-ce qu'il y a aussi Très bien, le isnad la sunna du isnad donc oui, on est une umma du isnad de chaîne de narration, okay, donc le ilm, encore une fois, il a été transmis jusqu'à aujourd'hui par de personne à autre, de personne de génération, c'était personnel, c'est même le coran Le coran euh, on a tout un cours sur cela qu'on est en train de couvrir actuellement personnes qui sont avec nous dans, dans le programme c'est pas le moment d'en parler mais le Coran l'une des chibouhad que les orientalistes ils font c'est ah est ce que le Coran il a été écrit après le temps de votre prophète et tout tout ça c'est faux mais même Si c'était vrai, ce n'est pas le vrai. On le prouve dans ce séminaire que ce n'est pas vrai. Bien au contraire, c'est prouvé que c'est écrit depuis le temps du prophète, ça le Quran. Mais la transmission principale du Coran ne s'est pas faite par écrit. C'est pas ça le canal principal, ça c'est le canal secondaire. Transmission du Qur'an, c'était quoi Oral, par mémorisation, de génération à l'autre. C'est comme ça que le Qur'an a été préservé. Mais il y a un autre point très très important ici, quand on parle de l'apprentissage encore une fois. Comment les gens interagissent avec la science dans dans quel sens très bien donc comment est-ce que les concepts ils sont pratiqués et gérés ainsi de suite très très bien il y a un autre point très important oui il y a des personnes très intelligentes qui ont la patience de lire beaucoup il y a des personnes qui ont beaucoup d'intelligence ok macharla il peut lire euh, 3 4 livres par semaine. Il a la patience d'être dans une bibliothèque assis sur une chaise pendant 8 heures par jour, 9 heures par jour. Il aime lire. Il se, se lève pour faire salat il revient et lit Très bien, alhamdoulilah. Mais guess what Oui. Excellent, Barakallahu Fik. C'est que, on reste toujours un être humain. Même si tu es très intelligent, okay? même l'être humain le plus intelligent, il va toujours être ignorant et ne pas connaître plus que Ce qu'il connaît. Alors parfois, beaucoup d'intelligence beaucoup de lecture, beaucoup d'informations, ça peut créer le leur, le gorour chez la personne, de sorte à ce que toutes les croyances que la personne elle se fait, toutes ces interprétations qu'elle se fait qu lorsqu'elle est en train de lire, elle pense que c'est une vérité qui est. Absolu. Ok, je lis quelque chose, je me dis ah ça, ça me rappelle telle chose. Ah maintenant je comprends pourquoi, ce que telle chose. Mais les gens ils comprennent pas ça, tu vois. La plupart des gens sont pas intelligents pour comprendre cela. Et j'avance et j'avance. Alors qu'en réalité, si j'étais avec un savant et que je viens de de al alim, je viens de présenter cela à ce savant, eh bien il va me dire. Écoute, ta réflexion, elle a une grosse faille ici. Écoute, tac, tac, tac, il va me dire, mais c'est vrai, je n'ai jamais pensé à cela. Vous comprenez Donc ici, avoir, avoir quoi Le feedback d'une personne qui a, qui a du... Ilm. C'est pour cela que le ilm, c'est une institution. Le savoir en islam, la science l'islam c'est une institution. Ce n'est pas relié à des, à des personnes. Même le alim, il n'y a pas un alim qui te dit « Moi, je suis le savant qui a trouvé toute la vérité. » Vous comprenez Le savant, il nous dit que « Moi, je suis un anakilon. » Je suis quelqu'un qui transmet la science de l'autre génération génération avant moi à la prochaine génération. Excuse-moi, juste un point ici. Je vais donner un exemple, ok Sans citer de nom ou autre chose. Il y a l'un des du'ats Quelqu'un qui a des, des prêches et des cours, et ainsi de suite, qui est connu en Occident, très très connu, sans dire le pays, sans dire... Euh, il, il met beaucoup de vidéos sur Internet et c'est quelqu'un de très instruit, qui a beaucoup de savoir, qui a beaucoup de sciences, qui a beaucoup de d'ilm très intelligent, beaucoup de culture. On ne remet rien de tout cela en question. Par contre, les quelques dernières années, il commence à faire quoi Il commence à devenir un peu révisionniste. Donc, oui, moi je croyais dans le temps que ça c'est haram et maintenant je peux vous dire que c'est halal, je vais vous faire une conférence de une heure sur ça, comme, comme quoi c'est halal. Et bon, les savants, ils étaient un peu extrêmes dans, dans cela, beaucoup de savants ils n'ont pas réalisé, moi je ne suis pas d'accord avec eux et ainsi de suite. et ainsi de suite. Après ça, quelques temps après, un autre point. Donc là, ils commencent à ouvrir, comme on dit, des sujets sensibles et il y a beaucoup de personnes qui sont leurrées par, par ce genre de... Des discours, mais écoute, est-ce que toi tu connais plus que tel cheikh Lui, tu sais, ça fait 20 ans qu'il étudie, qu'il enseigne l'islam et ainsi de suite, et vient de nous dire, donc, ça, ça peut créer une fitna chez plusieurs personnes. Okay ça peut créer une fitna. Ce genre de révisionnisme, croyez-moi, ça, ça c'est parmi les paramètres qui font en sorte que certains musulmans ils quittent leur religion. Pourquoi Trouchubuhat Sur n'importe quel sujet, ça peut être, c est, c est, c est cette personne ainsi que d'autres plusieurs sujets de faire. Ça peut sembler des petits sujets, ok. Ça c'est des anciens sujets. De nos jours, il y a d'autres choses qui sont, qui sont à la mode. C est, c est toujours la même chose. Non. Jamais, jamais, on pas sujet de culte, de... Très bien, excellent. En s'entend c'est des sujets qui sont standards. C'est les mêmes sujets qui reviennent en s'entend Non. Excellent. Barakallahu Laufik. Regardez, le truc c'est que si, si je me mets moi la personne de quelqu'un qui n'a pas beaucoup de sciences, ok Moi je suis à peine un musulman, alim, un musulman ami, quelqu'un musulman normal, ce que dit le cher sur le minbar, je vais faire de mon mieux, je vais le faire, et j'ai beaucoup de failles, beaucoup de choses qui sont trop difficiles pour moi, et ainsi de suite. Bon. Ce cheikh là ça fait des années qu'il nous dit que c'est Haram, c'est Haram, c'est Haram. Et moi, dans mon cœur, là, il disait que c'était Haram. Je ne peux, peux pas le contredire parce que je n'ai pas de science, moi je ne connais pas, mais tu sais, comme à l'intérieur, il y a quelque chose de moi à l'intérieur qui me dit, j'aimerais bien cela, que ce n'est pas Haram. Okay? C'est un peu dur, là, que c'est Haram. Et l'autre chose, il dit, c'est Haram. Mais là, après 10 ans, le cheikh, il vient dire, écoutez, moi j'ai beaucoup étudié la question, finalement, ce n'est pas Haram. Et les savants, ils, ont un peu, ils étaient un peu durs. C'est halal. Ma première réaction à l'intérieur, c'est que... Je ne lui dis pas ça directement, mais écoute, cher, moi, ça fait dix ans que je me disais que quelque chose comme ça devrait être, devrait devenir halal. Si tu viens de réaliser cela après dix ans, tu n'es peut-être pas si intelligent et connaisseur que, que cela. Taïv, la première, ça passe. Après, ça la deuxième, après ça la troisième, quatrième, mais là, ça commence à créer une tendance. Okay? Cette tendance-là, elle me dit quoi Tendance logique. Que s'il y a plusieurs portes qui s'ouvrent porte après porte après porte, eh bien quelle sera la prochaine porte et quelle sera la troisième et la dixième et la vingt-cinquième et la cinquantième et qu'un jour peut-être toi et les chers comme toi vous allez nous dire que salat, peut-être ce n'est pas obligatoire, okay? mais peut-être que l'alcool, ce n'est pas haram aussi, mais peut-être que telle chose, ce n'est pas haram, peut-être que c'est quoi, peut-être que l'islam, ce n'est pas la seule vraie religion, et qu'il y a d'autres façons, peut-être que tous les êtres humains vont entrer le jannah, parce qu'en lahazad, il est miséricordieux, peut-être que la religion, ce n'est pas si important que ça. Donc ici, c'est une chaîne qui est ouverte, ok Point important ici, il y a cette chouba, ce genre de, de prêcheur-là, ce genre de prêcheur, je vais revenir. Pourquoi est-ce qu'on parle de cela dans le cadre de la science sur Internet et ainsi de suite Ce genre de prêcheur se base très souvent et présente très souvent comme argument que le Ijtihad peut changer avec le temps. Et les savants dans le passé ils ont changé le, leur Ijtihad. Oui, aucun problème. Le Shafi'i, le Qadim et le Jadid. Souvent on entend Malik, il a deux opinions là-dessus. Ça veut dire qu'il disait que c'était telle chose, après quelques années il a changé, après 10 ans. Mais pourquoi est-ce que ces savants-là, ils ont changé d'eux Deux points ici. Les savants ne changeaient pas leur fêtois à cause de la pression sociale, okay? à cause qu'ils se sentaient un peu, un peu durs de pratiquer l'islam. Non, ça n'a rien à voir avec le contexte. À, à part des questions de ilan, ainsi de suite, reliées au solferk. Mais ce pas le contexte dans le sens qu'on le connaît aujourd'hui. Ça, c'est le premier point les, les ulama ils changeaient leur fatwa parce que leur connaissance a grandi donc ça, il y a tout un livre qui s'appelle Raf'ul qui explique ce genre, ce genre de point le savant ne connaissait pas un hadith sur cette question donc il a utilisé son ishtihad, il a dit que c'est haram après des années, eh bien, il a appris qu'il y a un hadith là-dessus il dit que c'est halal, maintenant j'ai trouvé le hadith il y a un dalil qui dit que c'est halal par exemple deuxième point ici, le plus important C'est avec ce point-là que ça nous sert de faire la distinction entre le révisionniste qui nous cause problème et entre celui qui change de fatwa parce que c'est normal que parfois notre ishtihad et nos croyances elles changent sur des questions pratiques de la religion. C'est que les savants dans le passé, lorsqu'ils changeaient de fatwa, de ishtihad plutôt, ce n'était pas toujours dans la même direction. Parfois, quelque chose était haram et après plusieurs années, il va te dire que c'était halal. Mais parfois, c'est quelque chose, il te dit que c'est halal et après plusieurs années, il va te dire finalement, je suis convaincu maintenant que c'est haram. Okay? Ces révisionnistes de nos jours, c'est toujours la même direction. Je croyais que c'était haram et maintenant c'est halal. Je croyais que c'était haram, maintenant c'est halal. Je croyais que c'était haram, maintenant c'est halal. Vous comprenez C'est toujours descendre vers le bas, descendre vers le bas. Et ça, qu'est-ce que ça enlève Ça enlève la haïb, le respect que nous avons pour la religion dans la Alors, il n'y a, a plus de limite. Pourquoi est-ce que j'ai apporté cet exemple ici Le problème avec ce genre de personnes, c'est qu'il y, y, y en a tellement et leurs couleurs sont tellement différentes. Ce ne sont pas les mêmes couleurs, ce ne sont pas les mêmes fondements, ce ne sont pas les mêmes façons de voir les choses, que tu ne peux pas toujours les suivre un après l'autre, ok Et allez prendre des, des points. Combien de personnes vous connaissez de nos jours qui sont capables d'écouter une série de dix heures sur un thème précis de l'islam Combien de personnes vous, vous, vous connaissez là-dessus Même cette, ce prêcheur auquel je viens de faire référence, il vient de publier une vidéo de deux heures, okay, sur un, un sujet un peu sensible. La plupart des gens, ils en parlent sur Internet, et tout, j'ai regardé, même des personnes se parlent. Mais... La plupart des gens n'ont pas vraiment écouté la vidéo. Tout ce qu'ils écoutaient, c'est quoi ?« Ah, tu sais, tel chèque, il dit maintenant que c'est halal, il vient de faire une vidéo, vidéo de, de deux heures. » Mais pour répondre à ces deux heures, il faudrait faire quoi Une série de pas Deux heures, parce que les deux heures, elles sont pleines de shubuhat à l'intérieur. Et ces shubuhat-là sont basées sur des questions précises de fiqh. Donc là, il faut expliquer les concepts en tant que tel. Ça prendrait dix heures. Les, les dégâts sont faits, comme on vient de mentionner. Par contre... On va donner une réponse très générale, logique comme ça, donc encore une fois, se contenter de ce qui est global est facile, incha'Allah. Cette personne-là, ce prêcheur, on ne parle pas d'une personne particulière. Si je voulais parler de lui, j'aurais pu vous dire c'est elle avec son nom et ainsi de suite. On parle ici d'une catégorie, d'un type de personne qu'on trouve beaucoup sur Internet et ainsi de suite. Comment est-ce qu'il est devenu connu Ou bien pourquoi est-ce que initialement les gens lui font confiance sur leur religion C'est parce qu'il a étudié dans une grande université islamique avec de grands, de grands savants. C'est clair Alors, imaginez si quelqu'un vous dit « I'm a graduate from Harvard. J'ai étudié à l'université de Harvard. » Dans tel domaine. Est-ce que vous allez le respecter dans ce, dans, dans, dans ce domaine ou non Dans ce domaine, en général. Il vous dit « Moi, j'étais un très bon étudiant, Peut-être c'est quoi Non, je ne parle pas ici d'un point de vue islam, okay? je ne parle pas d'un point de vue de Haqq. Un point de vue selon, selon les croyances de cette université en tant que tel. Es. C'est possible le gars est un en psychologie, c'est un Excellent, Mumtaz. Prenons le meilleur cas. Okay, c'est prouvé que cette personne-là, ce n'est pas un charlatan. il a vraiment étudié. Okay, la personne a étudié dans cette université, a bien fait ses études. Les faits sont là, c'est prouvé. Tu l'as côtoyé. Tu vas le respecter, même si peut-être tu n'es pas d'accord avec les vérités, avec, avec l'approche de cette université. Mais si c'est une grande université, cette personne-là, c'était un bon étudiant, il a vraiment assisté à des cours, il a fait des travaux, de la recherche. Tu vas le respecter en tant que étudiant représentatif de cette université. C'est ça ce qui lui donne de la noblesse dans le monde de, de nos jours, son diplôme et ainsi de suite. Imaginez si cette personne-là, après quelques années, il va vous dire « Moi, je suis un étudiant de telle université, j'ai gradué de cette... » Par contre, après quelques années, moi, je suis en train de vous dire « Tout ce que cette université-là, elle vous enseigne, c'est faux. Je ne suis pas d'accord avec tout. Est-ce que ça lui garde sa valeur de graduate de cette université-là sachant qu'il va à l'encontre de de ses croyances. Non, il pourrait avoir une autre valeur maintenant s'il est oui, s'il a des choses, des arguments à présenter ainsi de suite. Cette personne-là en Islam, pour que quelqu'un soit pris comme référence, surtout quelqu'un qui se déchire derrière ainsi de suite, Talibouil, c'est à travers les ulémas chez lesquels tu as étudié. Si je vous dis moi j'ai étudié chez Talha, mais Talha, mais Talha, mais Talha, grand savant, et j'ai une idée de tel savant ainsi de suite. Je vais me dire ok machin, j'aimerais vraiment étudier la science chez toi. Je vais écouter. Mais après quelques années, je vais vous dire, écoutez quoi Écoutez, vous savez quoi Moi, j'ai des opinions, des croyances auxquelles je suis arrivé. « Eh bien, je vous le dis là, mais, mes savants, les ulama, les grands ulama et tous ceux qui m'ont enseigné se sont tous trompés. Là, je viens de perdre ma valeur ajoutée, vous comprenez Là, on revient à la boucle au début. Tu es qui pour parler de la religion Vous comprenez Tu es qui de, pour parler de la religion Est-ce que tu es capable, toi, Yashir, d'aller refaire face à tous les savants qui sont tes enseignants, ceux qui t'ont donné le nom, tu as eu ton nom à travers le fait que tu as étudié chez eux Est-ce que tu es capable d'aller leur faire face, face à face comme ça, et leur dire, ya cher fulain, tu t'es trompé. Et moi j'ai les adillas, et moi j'ai les preuves, il ne va pas faire cela. Mais venir sur Youtube ou autre chose, parler dans une autre langue, langue étrangère, que ces savants-là ne sont pas capables de comprendre, et de dire, je viens de découvrir et les savants se sont trompés, ça c'est facile à faire, vous comprenez Donc, celui, soit la personne c'est un alim, c'est pas un alim. Grand, grand point ici, très très important. Le alim, un savant, c'est celui qui a le droit dans la religion, dans l'arzoudil, de faire une fatwa. C'est quoi la fatwa Les gens ils comprennent pas c'est quoi la fatwa. Ok, même parfois certains imams dans des masjids ils font l'erreur. Ils vont dire ok, on va faire une heure de fatwa. Madhi fatwa. Demandez-moi des questions. Je vais vous faire des fatwa. Ça ne s'appelle pas des fatwas. Okay? Fatwas, il faut avoir les choses de l'ifta. Quand vous me posez des questions et que je vous donne des réponses, ce n'est pas des fatwas. Fatwas, c'est de ramener une réponse complètement nouvelle sur une situation complètement nouvelle. Et là, la fatwa, il faut avoir une personne qui est qualifiée pour faire la, la fatwa. Vous comprenez Si quelqu'un me dit, ah moi j'ai fait telle chose sur ma, dans ma salet, est-ce que ma salet, elle est valide ou non, et que je lui dis, elle n'est pas valide. Je n'ai pas fait une fatwa. Ce que je fais ici, c'est une transmission de science, de fatwa, d'autres savants qui ont émis déjà une fatwa sur ce domaine. Je ne suis pas un savant, je n'ai pas le droit de faire une fatwa. Si je suis talib ou ilm, quelqu'un a étudié chez des savants, il a des, comment on appelle ça, des euh, credentials, comme on appelle ça, ça veut dire des qualificatifs. Al-Ibu'ilm, quelqu'un qui a beaucoup de science dans la religion sans être un savant, oui, ça lui donne le droit ici d'enseigner de, de la religion dans le sens de transmettre la religion parce qu'il comprend les moustalahats, mais il n'a pas pour autant le droit de ramener quelque chose de nouveau dans la religion. Vous savez quoi Moi, je ne suis pas d'accord avec. Donc ici, pour revenir à votre question de tout à l'heure, oui, l'Internet, ça peut nous aider à un plus. C'est un support de plus. Okay, c'était un support tout comme de nos jours, vous le savez très bien. Au début, c'était très mal vu, je me rappelle, ça fait à peine dix ans que lorsque, à l'université, tu fais dans ton travail, on va donner un travail, donc on ne parle pas ici de l'islam, okay, science humaine ou autre chose, un cours d'histoire, par exemple, on va, on va donner un travail à faire, à préparer à la maison. Au début, c'était très mal vu que quelqu'un va aller sur Wikipédia et faire un copier-coller, ou bien les mêmes informations, les reformuler, ok, et dire ma référence c'est Wikipédia. Mais de nos jours ça commence à être accepté, parce qu'avant ça on disait non, tu veux faire une recherche, tu vas aller lire des livres, c'est pas sur Google, tu vas les chercher. Donc c'est un peu ça, tu vas pas étudier à l'université à travers Google, ok, mais ce que tu vas faire c'est que tu vas prendre des livres, tu vas rencontrer des personnes qui sont qualifiées, je me rappelle, wallahi, quand j'ai fait mes cours, quand j'ai fait mon programme, l'un des programmes que j'ai étudié -E J'avais l'un de mes profs, un très très bon prof, quelqu'un de très intelligent, très connaisseur sur son domaine. Il m'a enseigné quatre cours dans ce programme. Et il est le directeur du programme. Le directeur du programme. Et je l'ai entendu deux fois dire, ça n'a rien à voir avec l'islam, mais subhanallah, je l'ai entendu deux fois dire une phrase clé, une phrase sérieuse, une phrase que nos savants, ils disent et là je me suis dit, subhanallah, quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'islam, qui ne parle pas ici d'une science, qu'il va craindre Allah, rencontrer Allah et ainsi de suite, mais malgré ça, il disait vous savez quoi Il disait, présentez l'information comme ça, après ça il dit c'est pas moi qui le dis c'est les savants de ce domaine, je ne suis pas un savant vous comprenez Je ne suis pas un savant. Donc ça, c'est dans les sciences de la dunya. C'est pas, c'est pas akhira, c'est pas iman, c'est pas sanab. Ça n'a rien à voir avec cela. Et malgré cela, il ne voulait pas s'avancer. Il disait, il disait pas, moi je suis un directeur de programme ici, c'est moi qui. Non, il disait, c'est, je suis pas un savant. Mais les savants, ils ont dit. Et ça, c'est beaucoup de ulama ils utilisent. Imam Nawawi, rahimahullah, il disait très souvent, qu'alal ulama, qu'alal ulama. Les savants, ils ont dit, les savants, ils ont dit, pour nous montrer que notre religion c'est une religion de, de quoi de? Preuve est de transmission, la transmission. Attention à ce piège. De nos jours, on vit dans la culture de... Les mots qu'on aime de nos jours, c'est quoi Des mots comme l'innovation, okay L'innovation, un programme sur la créativité, sur l'innovation. Guess what L'innovation, c'est bien dans le domaine de la technologie parce que c'est des, des choses... Que Allah nous a permis de créer, c'est des outils de la vie. C'est bien dans le domaine de l'expérience. Est-ce que l'islam est une invention humaine Non, c'est une révélation divine. Ce n'est pas quelque chose qu'on touche, ce n'est pas quelque chose qu'on manipule, qu'on modifie. Et de ce fait, l'islam, c'est par transmission, c'est des faits. C'est le message comme tel de génération à une autre. Ce n'est pas « Ah, je suis capable moi de, de modifier un peu islam, je vais l'altérer pour le mettre uh, « update islam 2019 », mettre « petite mise à jour okay? ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'encore une fois, on est tellement habitué euh, au téléphone, à, à, à chaque, chaque semaine, tu ce message. Ce que vous voulez, voilà, wallahi, il est ici, voilà, ici. System update will be installed between 2 a.m. and 5 a.m. Toujours update, update, toujours quelque chose de, de nouveau. On est habitué à cela et de ce fait, on pense que même dans l'islam, il faut update. Il n'y a pas d'update dans l'islam, il n'y a pas d'update dans l'islam. Il y a, oui, je viens de comprendre quelque chose, je manquais de science, je ne connaissais pas telle chose, je viens de la connaître, alhamdulillah, rabbi zidni ilma, mais de faire un update parce que c'est tu sais quoi trop de pression sociale les gens se plaignent et qui trouvent que ça non c'est pas ça, ça ne fonctionne pas Tu avais, euh, avais une question après Tu avais quest pas de question? Allez, okay. on continue rapidement inchallah azza pour finir à l'heure, reste pas beaucoup بإذن الله سبحانه وتعالى aw naksatun in istamara fa kullu nafas yakhruju fi ma yuqarribu Allah fa huwa al fi istamarra il nous dit ici que chaque souffle qui passe de notre vie qui n'est pas dans l'obéissance d'Allah azza wa jalla c'est une perte dans l'au-delà c'est une perte dans l'au-delà et pire que cela c'est une naksa que si ça dure c'est pas une fois ça dure ça devient une tendance c'est un revers c'est une axa. c'est un retour vers, vers l'arrière donc ici on parle encore une fois de connaître notre évolution dans le temps est-ce que ça monte le iman ou bien, ou bien ça descend comment l'avoir pour bien connaître les bienfaits la ni'ma d'Allah il faut trois choses première chose c'est Nourul aql, la lumière de la raison. Allah Azzawajah nous a accordé la raison. Et la raison, c'est une lumière lorsqu'elle n'est pas altérée, lorsqu'on lorsqu l'utilise, lorsqu'on ne la ferme pas. Donc, écoutez bien cela. Il nous donne ici Imam Ibn al je vais résumer ses paroles parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il nous dit que dépendamment de la puissance de cette lumière de la raison, la personne, elle va voir la ni'ma, les bienfaits d'Allah Azawaj. Pourquoi Parce qu'il nous dit qu il y a des personnes, ils ne voient des bienfaits d'Allah Azawaj que quoi Que la bouffe et les boissons. C'est quoi les bienfaits d'Allah et bien Allah m'a donné aujourd'hui pour manger. Allah Azzawajal, il m'a donné pour pour boire. Il y a des bienfaits qui sont plus grands que cela, comme quoi L'islam, c'est le plus grand bienfait d'Allah Azad. Le fait qu'Allah nous a envoyé un prophète, salam, un livre sacré qui n'est pas altéré. On a le Coran qui n'est pas altéré, le même Coran. Sur... Je peux me dire, Allah il a dit, imaginez si on n'avait pas le Coran, si on avait plusieurs versions dans le Coran. Et là, il faut débattre. C'est quoi le vrai Coran yes. Allah Azad nous a envoyé un message clair. Qui est le seul, l'unique. C'est une référence ouverte, accessible à tout le monde. C'est la plus grande ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ici encore une fois, ne pas penser que les bienfaits d'Allah, c'est la nourriture et les boissons. C'est pas ça. C'est beaucoup plus que cela. Ça, c'est parmi les. De façon relative, c'est parmi les petites négmes. فَنِعْمَةُ اللَّهِ بِالْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَهُوَ أَعْظَمُ النِّعْمَةِ كَذَلِكَ شَيْمُهُ بُرُوَقًا مِنَ الْلَّهِ عَلَيْهِ وَهُوَ النَّظَرُ إلَيْهَا amin uh, khilal suhub altab' wa dhulumat an-nafs wa an-nazar ila ahli al-bala wa hum ahli al-ghaflah aussi pour connaître la ni'ma d'Allah azza wa jalla une des choses qui nous aide le plus c'est de voir ceux qui sont privés de cette ni'ma qui sont les personnes privées de ni'ma d'Allah azza wa jalla ça si parle de la plus grande ni'ma d'Allah azza wa jalla qui est encore foi l'islam wa al-iman et bien c'est les personnes qui sont dans l'insouciance dans la ghafla qui n'ont pas l'islam et qui n'ont pas vous comprenez et subhanallah tu te dis comment est-ce qu'une personne comme ça Allah Azza wa Jal ne lui a pas accordé la ni'ma qu'Allah Azza wa Jal il m'a accordé à moi, vous comprenez il y a des gens qui vivent par exemple si on parle des gens de nos jours on parle beaucoup de la question de la, question de la dépression okay? les, les maladies psychologiques, la dépression ainsi de suite et ça c'est bon, un problème un peu Parfois un peu exagéré, ok Donc, il y a des gens que pour la moindre des choses, ce n'est pas une dépression, c'est un manque de patience. C'est aussi simple que cela. C'est un manque de patience et, et de caractère un peu, un peu dur parce qu'il y a des gens pour un petit problème, quelqu'un qui le critique, quelqu'un qui le, quelqu lui, donne, lui donne un commentaire négatif va être déprimé pendant 24 heures, pendant deux jours. C'est une personne qui est sensible, qui... Ne, qui, qui n'a pas développé la patience, entre autres, peut-être parce que la personne tellement envie, elle vit dans quoi Dans le luxe, et ainsi de suite. Il y a des gens qui deviennent très sensibles. C'est pour cela que vous allez voir les personnes qui vivent dans des contextes de souffrance et de guerre, et ainsi de suite, sont beaucoup plus résilientes, beaucoup plus puissantes et plus, et plus fortes, et que dans des situations bien difficiles, ils vont sourire et dire « Alhamdoulilah », et ainsi de suite. Donc, ça c'est une des choses. Donc, parfois la dépression est Euh, le mal que la personne elle, ressent à l'intérieur de façon constante, eh c'est tout simplement à cause de sa faiblesse personnelle. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas autre chose. Ça existe que pour certaines personnes que c'est une maladie, c'est un problème sérieux, on ne parle pas de cela. Mais parfois aussi, c'est une question de... De quoi De manque de repères. Il n'y a pas d'aride, il n'y a pas d'hymen, pas de croyance. J'ai l'argent. J'ai mon métier, j'ai telle chose, mais qu'est-ce que je fais dans ma vie Qu'est-ce que je fais de ma vie Il y a un vide, un grand vide dans la vie. Vous comprenez Et que la personne, elle est prête à tout donner pour remplir ce vide, mais qu'elle n'arrive pas. Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas Elle a été créée pour adorer Allah Azza wa mais pourquoi est-ce qu'elle n'adore pas Allah Azza wa Elle est privée de cette, de cette ni'ma d'Allah Azza wa Jal. Vous comprenez C'est... Aussi simple que de se lever, d'aller faire salat et d'aller au masjid et de faire zikr d'Allah Azzawajal, de faire le Qur'an, okay? ça subhanallah, c'est parmi les, parmi les plus grandes preuves d'Allah Azzawajal, de la présence d'Allah Azzawajal, de la véracité de son message, sans aller faire des expériences scientifiques et de lire des livres de philosophie, et ainsi de suite. C'est parmi les preuves les plus simples et les plus directes. Okay? Fais l'expérience de prendre le Qur'an dans un masjid, Au milieu de la journée, lorsque les gens sont... Vous savez, les ulama, ils disent parmi les meilleures actions auprès d'Allah Azza wa c'est le zikr dans les moments de rafla. Le zikr, lorsque c'est un moment de rafla. C'est quoi un moment de rafla Ça veut dire que la majorité des personnes ne sont pas en train de faire le le zikr, Vous comprenez Faire le dhikr dans Ramadan, la nuit, c'est très bien, c'est excellent, machin. Mais tu n'es pas, pas le seul. Il y a plein de personnes, les dix dernières nuits, Tahajjud, ceux qui font, et atikaf, ceux qui font. Mais si dans un moment de rafle, les gens sont en train de faire l'argent et le commerce et les spéciaux et je ne sais pas quoi, et toi, tu rentres dans le masjid et il n'y a personne. Les gens ont déserté le masjid. Ils ont pris le dos, ils ont pris la fuite, faire la dunia. Et toi, tu vas dire, moi, je vais prendre une heure de ma vie, je vais couper, time out tout ce que je vais faire, c'est de lire le Coran. Tout ce que je vais lire. Tu vas voir l'impact qu'Allah va mettre dans ton cœur pour cette petite heure. L'impact, il est énorme. Mais imaginez que cette une heure de lecture du Coran, la majorité des personnes sont, quoi Privées, mahroumoun. Donc là, c'est « ro'iyatou ahlil bala » de voir les gens de, de El Balay et de voir comment est-ce que les gens ils ont couru, et ils ont fait des fils et ils ont fait, et ils ont poussé ils ont dépensé de l'argent et ils ont crié, ils se sont fatigués, et ainsi de suite pourquoi parce que c'était la semaine des spéciaux ils n'avaient rien à faire, les gens le samedi sont partis ils ont passé 4 euros au mall okay? avec tout, vous savez dans le hadith du prophète, les pires les pires lieux auprès d'Allah, c'est quoi Le meilleur lieu, c'est quoi C'est les masjid. Ok, Donc, imagine le contraste ici. Quelqu'un qui vient de passer 4 heures à courir dans le mall et à négocier, à faire je ne sais pas quoi, et regarder si on ne parle pas. Ne dit pas que c'est haram d'aller au mall. Okay? Ne parle pas d'aller pour, pour acheter parce que tu as des choses à acheter, c'est le besoin. Non, mais pour plusieurs personnes, même peut-être de nos jours, c'est le cas de la majorité des, des gens dans cette société de consommation. Les gens, ils vont au mall Pourquoi Quoi, quoi? Sans conditionner à le faire, ok Je, je n'ai rien à faire de ce fait, qu'est-ce que je dois faire J'ai beaucoup travaillé, je n'ai rien à faire maintenant, j'ai une journée de repos mais je n'ai rien à faire, qu'est-ce que je dois faire Je me promène et je dois dépenser mon argent, parce que j'ai fait beaucoup d'argent ces semaines, il faudrait le dépenser, ok c est, c est, ça, ça, ça devient en quelque sorte, ça, ça devient l'aibada, la mission de vivre, faire l'argent et dépenser l'argent. Et après cela plein de sacs qui reviennent à la maison. Mais après cela, qu'est-ce que je fais de tout cela Il y a beaucoup de choses que je vais mettre de côté que je n'utilise pas. Il y a des choses que je vais jeter. Il y a des choses qu'il faudra retourner parce que j'aime plus donc Tout, tout ce travail-là, des heures de travail, des déplacements, ainsi de suite, tout ça, comparé à la ni'ma qu'Allah azzawajal, il t'aurait donné une demi-heure, une heure dans le masjid à lire le coran Grande ni'ma. Et ce contraste ici, en le voyant tu vois les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla sur toi la ni'ma d'Allah Subhanahu wa Ta'ala comme il dit parmi les meilleures choses pour voir le bien que tu as et eh bien c'est de voir le contraste entre la bonne chose et la mauvaise chose inna min tamam ni'mi ahli al-jannah ru'yat ahli an-nar comme il dit c'est que ça fait partie des délices des gens du paradis et quoi parmi les délices des gens du paradis C'est qu'il voit la souffrance des gens de l'enfer. Ça, ça augmente encore la valeur perçue de quoi de nairim dans lequel il se trouve. Ok, donc voir que Allah, que moi j'étais dans le zéro, j'avais rien, que Allah il m'a donné ça, c'est bien. Mais voir que Allah Azza wa Jalla il m'a donné ça alors que je n'avais rien et que en plus de cela, Allah Azza wa Jalla ne m'a pas donné les souffrances han har donerat till andra, vad då han har min ibadah tävlingar, alltså då så dubbelar det ännu mer det De som avsiktligt är en form Taala. Och när det gäller att minutes, on va finir så är det enligt min åsikt enligt min åsikt enligt min åsikt enligt min åsikt enligt min åsikt enligt min Le mal que nous avons vu. Reconnaître, le percevoir, le mal, ça veut dire la désobéissance ou bien notre incapacité à adorer Allah Azza comme il a le droit d'être adoré subhanahu wa ta'ala. Alors il nous dit ici ces trois choses. Première chose, ta'zimul haqqa. Reconnaître la grandeur d'Allah Azza Reconnaître la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça certains savants, ils disent malgré qu'il y a des péchés mineurs et des péchés majeurs. Vous savez, il y a des péchés mineurs et des péchés Majeur, vous le savez, Sarah, Héroï, Kabeir. Mais il dit ça c'est de façon relative. Les péchés mineurs, c'est pas ils sont, ils sont mineurs, ça veut dire c'est pas grave. Ils sont mineurs face à ce qui est plus grave, mais ils sont graves quand même. Il dit il y a pas de péché vraiment mineur parce que lorsqu'on perçoit celui à qui on vient de désobéir c'est sur Jal. eh bien toute désobéissance à Allah elle est grande sachant que Jal, il est le plus grand et le Tout-Puissant et le Maître des univers, Subhanahu wa Ta'ala. La deuxième chose qui vient avec ça, Ma'ali Fat nafs de connaître soi-même. C'est quoi connaître soi-même, encore une fois Connaître ses faiblesses, reconnaître ses défauts et ses faiblesses et tout le mal que nous faisons et ainsi de suite. Et le besoin que nous avons envers Allah, Subhanahu wa Ta'ala, parce qu'on ne voit rien sauf par Allah. Azzawajal. Alors quelqu'un qui dit, imaginez quelqu'un qui dit... Moi, c'est... Quelqu'un, dit, lui, c'est mon boss. Telle personne, c'est mon boss. Je n'avais rien. Je n'étais rien dans la vie. Je n'ai pas d'éducation. Je n'ai pas des parents qui étaient riches. Euh, je, je, je ne connaissais rien. j'avais aucun repère dans la vie. J'étais dans la rue. Lui, il m'a amené. Il m'a engagé dans son entreprise. Il m'a formé. Il m'a enseigné les bonnes choses à faire, et ainsi de suite. Il m'a donné l'argent. Il m'a acheté une maison. Il m'a acheté. Et maintenant... Je viens de commencer à me rebeller contre lui, à lui désobéir et ainsi de suite. Qu'est-ce qui va arriver s'il va me mettre dehors Vous comprenez Je n'ai pas d'autre alternative. Et la troisième chose. Tassdiq ou bilwa'id, c'est le plus que la personne, elle croit à la punition de l'au-delà punition d'Allah qu'elle en est consciente celui qui ne craint pas l'au-delà il n'y a rien qui peut servir à rappeler cette personne-là à l'ordre à faire le repentir et à revenir vers Allah Subhanahu wa le dernier point pour ce qui est de ma'arif connaître c'est quoi encore une fois les changements dans notre état pour pouvoir évaluer Mon Iman, est-ce que ma foi elle est montée ou bien elle est descendue C'est quoi le niveau de ma foi Est-ce que c'est un niveau acceptable Très très mauvais Très bien Alhamdulillah, ainsi de suite. Alors là, il faut des conditions. Première condition, c'est sammahul ilm, écouter la science, écouter la science, apprendre la science. Pourquoi Parce que le l'ilm la science elle nous permet de ala hasbi ilmihi bi maratib al a'mal wa nafa'is al kasb تكون معرفته بالزياده والنقصان في حاله و ايمانه le plus qu'on a la connaissance le plus qu'on peut la connaissance elle nous donne quoi entre autres En sarm oui mais elle nous aide aussi elle nous donne la bonne la juste valeur des choses OK il y a plein de bonnes œuvres dans la vie et il y a aussi plein de péchés Mais les bonnes œuvres, est-ce qu'elles sont toutes les mêmes hmm? Celui qui est jahil, celui qui est ignorant dans sa, dans sa religion, il va se contenter de dire « Moi aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait combien ?» Ah Le matin, j'ai vu mon voisin et je lui ai fait un bon sourire le matin. Et le prophète dit quoi ?« sadaqa. C'est une sadaqa le sourire dans le visage de de mon frère, ok, alors là je viens de faire une sadaqa aujourd'hui j'ai commencé ma journée avec une sadaqa comme certains, les, les, les, encore une fois les fameuses quotes comme ça, citations sur Facebook, ok, qui veulent transformer l'islam en une reli simple religion comme ça, à la place d'être une religion, ça devient juste une autre façon de de, euh, c'est pas moi, de, de créer une page Facebook avec plusieurs personnes qui qui, qui te suivent. Start your day with a great salāhah, give a smile to your brother, ok? Parce que ça c'est un message que tout le monde aime, Vous comprenez? Facile, simple. Ça ne me donne aucune culpabilité. Oui, le prophète Sādūs, il l'a dit que commencer ma journée avec une avec une sourire dans le visage de mon frère, c'est quoi? Une salāhah. Mais imaginez quoi? Cette... Écoutez bien cela, parce que ça c'est très très important. Je sais que ça peut choquer certaines personnes. Cette supposée sadaqa, dans, dans certaines situations, ça peut être de la, de la pure hypocrisie. « J'ai vu mon voisin le matin, je lui ai fait un bon sourire comme ça. J'ai dit, je viens de faire une sadaqa. Je m'excuse. Mais si moi je vis dans la richesse et dans le luxe, et mon voisin auquel je viens de faire un sourire, il vit dans la pauvreté, Et moi, je le sais qu'il n'a pas de quoi manger, mais je dis, ah, c'est pas grave, il n'a qu'à se... qu aller travailler comme tout le monde et aller chercher de l'argent. Et je sais que ses enfants n'ont ne... ne... pas de quoi... de quoi manger. Et moi, je ne paye pas ma sadaqa, je ne paye pas ma zakat, Et j'essaie de me mentir à moi-même. en dit, je fais une sadaqa avec un sourire. Ça, c'est de la pure hypocrisie. Parce que le prophète Sarras Mél a dit que le vrai croyant, il ne dort pas la nuit, quoi sans ventre qui est plein alors que son voisin, il n'a pas de quoi de quoi manger, vous comprenez Alors ça c'est encore une fois, c'est le genre de choses avec lesquelles, ça c'est le nouveau islam, le islam qui ne dérange personne, qui ne remet rien en question, qui veut juste confirmer ta, ta façon de vivre, « What you doing right now, it's just great, fait la même chose. » Le truc c'est que la réalité c'est que non. Pour donner la vérité très très crue, vous avez vu le froid qu'il y a à l'extérieur Le, le froid qui est à l'extérieur, ok Et on se plaint du du, du froid, mais le hamdulillah, chacun presque tout le monde ici, même si celui qui a oublié à la maison, il voulait pas, mais you can afford it. Chacun il a son cache-nez et des gants, et chacun va rentrer chez soi et ainsi de suite. Mais imaginez qu'il y a en ce moment même des milliers, des dizaines, peut-être même des centaines de milliers de musulmans à travers le monde qui vivent dans le froid et sous la neige, dans des camps, dans des camps de réfugiés, dans des tentes, et qui ont même des enfants qui meurent de froid dans une umma qu'on appelle « umma de milliards entre guillemets, okay? et qu'il y a parmi ce supposé milliard, des centaines de milliers de musulmans qui ne payent pas leurs acquêtes et qui ne payent pas la sadaqa et qui ne donnent pas un dollar fils à Birillah pour les pauvres et pour les orphelins parce que la raison très simple c'est que ah je ne sais pas comment aider, je ne sais pas qui peut à qui faire confiance ah on ne sait plus de nos jours et ainsi de suite comme si c'est le travail du pauvre d'aller chercher un visa de voyage et d'amener euh, je ne sais pas moi, à chercher l'argent pour acheter un billet d'avion, pour traverser l'océan, pour venir te voir, pour te dire tu sais quoi je suis quelqu'un de pauvre dans camp de réfugiés, donne-moi la zakette. Ce n'est pas son travail à lui, c'est mon travail à moi de le faire. Donc, celui qui n'a pas le ilm de connaître les maratibs ou l'a'mal, encore une fois, la juste valeur des choses, eh bien, il va penser que faire un sourire à mon voisin, c'est quand payer la zakette. Ce n'est pas la même chose. « Et le sourire à mon voisin, il ne remplacera jamais la zakat si je n'ai pas payé ma zakat. » Ça, ça tu ne peux pas effacer cela. Vous comprenez Donc ici, le ilm, le ilm, ça nous aide encore une fois à connaître la vraie valeur de mon état, de ma situation, de ma situation. Euh, nous rassons les deux petits points euh, ici. Euh, C'est quoi « da'i al-hurma » C'est notre temps de réponse. Sabez le, le temps de réponse quand, quand on achète de nos jours Bon, je pense aujourd'hui c'est pas mal, c'est pas, pas important. Mais bon, pour certaines personnes, je sais qu'il y a des personnes, des ingénieurs, autre chose, qui ont besoin d'ordinateurs très très puissants pour certains logiciels et ainsi de suite. Donc, parmi les, les tests qui sont faits par les spécialistes pour déterminer c'est quel ordinateur qui est le meilleur, c'est quoi C'est le temps de réponse donc ici le temps de réponse il est calculé en parfois millisecondes. Ok donc il y a telle commande qui vient c'est quoi le temps de réponse que l'ordinateur il prend pour répondre c'est ça c'est notre réaction face aux limites d'Allah quelque chose est obligatoire ou bien qu'elle est haram je fais l'obligation ou je ne fais pas le haram mais c'est quoi mon temps de réponse okay? donc encore une fois revenons à la sadaqa il y a quelqu'un qui dès qu'on dit La zakat. Il sort l'argent, il donne la zakat. Il y a quelqu'un qui il doit réfléchir, poser mille et une questions. Il y a quelqu'un qu'il faut tout un travail pour qu'il fasse sortir un dollar. Donc ça c'est notre rapidité à faire les bonnes œuvres ou à s'éloigner du mal. Ça nous aide à définir notre vrai niveau de l'Iman et de la foi, c'est où exactement. Et finalement, il dit ici « Wa sohbatu salihin » Et être avec les salihis, avec les pieux, le bon entourage, les bons compagnons, parce que leurs hautes aspirations, ça nous encourage à toujours rester à un niveau qui est haut. Et il dit la conclusion de tout cela. C'est quoi la conclusion de tout cela Et Ça c'est un long sujet. Milakou dhalika ou malakou dhalika kullihi, milakou dhalika khall'ul adat, c'est de maîtriser ses habitudes de ne pas avoir des habitudes qui nous maîtrisent on parle ici des mauvaises habitudes qui nous maîtrisent c'est d'arriver à maîtriser ces habitudes parce que les habitudes comme il nous mentionne ici l'adat ou l'ma'loufat la routine ce qu'on est habitué ce qui est culturel ce qu'on a grandi avec autre chose que la seule chose l'une des choses principales qu'on trouve dans le Coran Que les mécréants, ils ont rejeté le message de leurs prophètes, les nations des prophètes lisaient Aad peuple de Fem, euh, le peuple de Famoud, Fem, Fem, ok, qui, qui avait comme prophète euh, Salih, euh, peuple de l'autre, peuple de Ibrahim (alayhi salam) Beno Israël avec leurs prophètes Haroun et Moussa ainsi de suite, que c'est Ces nations-là, parmi les raisons principales pour lesquelles ils ont rejeté le message de leur prophète, c'est quoi C'est contraire à nos traditions, à nos habitudes. Okay? On a toujours fait cela. On fait cela. Nos parents, nos ancêtres, c'est les, les standards de la société. Et toi, tu veux, veux qu'on change tout cela Non. Ça, ça s'applique à l'échelle globale d'une société, d'une nation et à l'échelle personnelle. Parfois, la personne, elle résiste au bien Pourquoi Parce que c'est le standard. Et le standard, c'est l'une des choses les plus difficiles, les plus délicates à, à changer, même lorsqu'il y a le mauvais standard. Je vais conclure avec cet exemple, petit exemple ici, juste pour vous démontrer que ce n'est pas quelque chose de bizarre, de spécifique à l'islam. Okay? On n'est pas en train de présenter quelque chose de, de bizarre ici, de complètement différent. C'est la nature humaine dans tous les domaines qui nous ramène toujours au même point. À les lire. il y a des chercheurs Il y a des livres très très connus, des best-sellers qui ont été écrits sur la question de l'habitude, habits, changer l'habitude. Savoir la psychologie, c'est exactement ce qu'on est en train de mentionner ici, ok Des gens qui ont fait, comme on, comme on appelle ça, des, des, des recherches scientifiques, des études, ainsi de suite. Et ça revient à ce qu'on est en train de mentionner ici, sauf que bien sûr, eux, ils ne parlent pas de l'ouah, les révélations, ni de de ni d'autre chose. Mais parmi les points qu'ils mentionnent, c'est que c'est intéressant, mais l'être humain ils trouvent ça très difficile souvent de faire les bonnes choses et ils trouvent facile de faire les, les mauvaises choses, c'est clair. L'être humain, la majorité des personnes trouve ça très facile de, de manger ce qu'on appelle le junk food, la malbouffe. Et la majorité des personnes trouvent ça très difficile de manger des, des pommes ou des fruits à, à la place de, de gâteaux. Mais, même si les gens ils savent que c'est la bonne habitude à faire, mais les gens vont aller vers... La mauvaise habitude, il y a plus de tentation. Toujours la chose qui est mauvaise, c'est comme s'il y a plus de de tentation parce que la chose qui est mauvaise de par sa nature, c'est toujours l'emballage qui est mieux que ce qui est à l'intérieur. Ce qui est bon, c'est toujours ce qui est à l'intérieur qui est mieux que que l'emballage. Comprenez que que l'extérieur. Donc ça c'est pas quelque chose de bizarre, on n'est pas en train de présenter ici un islam bizarre, c'est la psychologie humaine que ce qui est bon pour nous souvent, il y a des sacrifices à faire. Il y a un travail à faire. Ce n'est pas quelque chose que « Ah, je vais le faire » parce que c'est la bonne chose à faire. Vous comprenez Et euh, je me rappelle ici, encore une fois, comme on a dit, je, je veux finir avec, avec cet exemple. Allez parler même aux restaurateurs, ceux, ceux qui vendent de, de, de la bouffe halal. Si on parle de ceux qui vendent halal ou pas halal, tu vas dire « Ya, Akhi, toi, tu es un musulmane, tu sais que tu vends le halal, ainsi de suite. Toi, tu es quelqu'un qui prie, fait la salat. » Tu sais que dans ta conscience en tant que musulmane, Pourquoi est-ce que tu ne contribues pas à la, à la santé de tes frères, de ta communauté Pourquoi est-ce que tu ne fais pas des repas qui seraient meilleurs pour la santé Plus, sains, avec moins d'huile et de matières chimiques et ainsi de suite, et des ingrédients plus naturels, il va te dire, mais tu sais c'est quoi le problème C'est quoi le problème ici Hein Ça va coûter plus cher, un peu plus cher. Okay. De 1 et de 2. Parce que ça n'a ça pas ce goût esthétique, ce goût attrayant que les clients, c'est eux-mêmes qui ne vont pas vouloir l'acheter. Et de ce fait, c'est le système en tant que tel du business de vendre la malbouffe pour se faire de l'argent. Parce que ça va se vendre moins cher et ça va goûter a priori très très bien. Vous comprenez Donc, comme on a mentionné ici la question des, des habitudes et, et des standards. Est-ce qu'il y a des questions avant de finir en Oui, Achille laquelle Ah ça c'est pas une sourate ça c'est un livre qui s'appelle Madarij as-salikin les sentiers des itinérants de l'imam Ibn Al-Qayyim qui nous fait une étude des différentes stations du cœur donc différentes et là il utilise des versets de plusieurs sourates ainsi des hadiths du prophète sallalahu alayhi wasallam En français il s'appelle les sentiers des itinérants c'est ça les traduit non. Oui Très, très bonne question. Quelqu'un qui n'est pas musulman, est-ce qu'il est considéré comme un serviteur d'Allah, en arabe, un abd d'Allah, il y a deux formes d'abd. De il y a l'ouboudia amma, il y a l'ouboudia khassa. amma générale, qui est la servitude malgré nous. Malgré nous, de, de nature. Et ça, Allah, Azzawajal, il dit que toutes les créatures des cieux et de la terre, incluant même Iblis lui-même, on est tous un abd d'Allah, il est tous un abd d'Allah, il est tous un abd Okay, on est tous des d'Allah Azzawajal, dans le sens où on est tous sous la contrainte du qadar. On ne peut pas sortir de, de la volonté d'Allah Azzawajal. Ça c'est le premier sens. Donc sous ce sens, oui, on est tous des d'Allah Azzawajal. Le deuxième sens qui est la spécifique. La servitude spécifique, ici c'est être un « abde dans le sens noble de la chose. Pas dans le sens seulement descriptif, dans le sens noble de la chose. Ça c'est la « oboudiyah » volontaire. Lorsque quelqu'un adore Allah Azza wa il dit « je suis abde Et là c'est lorsque Allah Azza wa il nomme la personne « wa'ibadur Rahmani »« الذين يمشون على l'ardi هونا. Et selon cette deuxième définition, ce deuxième sens « Non, le Kafir n'est pas un Abdallah Zawajl parce qu'il se rebelle contre Allah Zawajl, là Il n'adore pas Allah il peut être un abd de shaitan, Abd de son Hawa, de ses passants, et ainsi de suite. Est ce oui. Très très bonne question. il dit le frère ici la Sadaqa. Est ce que la sadaqa elle doit être dans ces conditions, elle doit être pour un Muslim? Qu'est-ce qu'on veut dire par la sadaqa Parce que la sadaqa et zakat, c'est deux mots qui sont interchangés dans le fiqh. Même si de nos jours, dans le standard, on pense la zakat, c'est le troisième pilier de l'islam. Les autres, c'est la sadaqa. Donc ça, ce n'est pas vraiment le sens le plus précis. Si on parle de la zakat, qui est l'un des piliers de la foi, la zakat ou bien la sadaqa, elle doit être seulement pour les musulmans. min fuqa min wa comme le prophète ça c'est pour la sadaqa ou zakat qui est le troisième pilier de l'islam la sadaqa générale tu fais un don parce que quelqu'un il est pauvre tu veux l'aider pour Allah ça ça peut être pour le musulman ou pour le kafir comme il dit le prophète okay? et encore une fois ici il y a des exceptions des exceptions c'est quoi c'est que si on a un choix à faire on ne peut pas faire deux choses un choix entre musulman et entre Dans la même situation, masadaqah elle prime pour qui exactement? Pour le musulman, tout comme si je le sois entre un musulman proche de ma famille, un musulman qui n'est pas de ma famille, ou un musulman qui est mon voisin et un musulman qui habite dans un autre quartier, qui est la priorité ici? Celui qui est proche, qui est toujours al-akrabuna ou la bi al-ma'roof. La deuxième chose, si je sais que le kafir il va certainement utiliser cet argent dans dans le hara. Okay? Comme, encore une fois, parce que la règle dans le musulman, c'est que je, le, je, je pense du bien pour lui, de lui. Okay? Dans le cas du kafir, je n'ai pas toujours la même, le même asle ici. Parfois, je dois prendre certains éléments en considération. Donc, si j'ai de, de grands doutes que cette personne-là, ça a l'air qu'il me demande de l'argent pour aller acheter de la drogue, mettons autre chose, c'est certain ici qu'il faut, faut faire attention. Mais dans le cas d'un musulman, tant qu'il est musulman, Et qu'il n'y a rien qui prouve que c'est un menteur et qu'il est devant moi, il me demande de la sadaqah. Je peux l'aider, Inch'Allah. D'autres questions Une dernière question, Inch'Allah, avant de finir. On va se contenter de cela. on va se contenter de cela.